Wann Qibla présente Le corps en action Madari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 To är Ma kommentar? Ja, alaykum är för att vi ska göra det här på den månaderna. Inch'Allah, inch'Allah. Vi ska göra salat inch'Allah. Vi ska göra det här på den månaderna. Och i dag, inch'Allah. för idag, på grund av det här, vi ska fortsätta med fortsätta med den sentierna, med det här, med det här, med det Et avec le chapitre de la tauba qui est presque terminé, Insha incha'Allah, qui pourrait nous rappeler, lors de notre dernière séance, quand on parlait de tauba, du repentir, on parlait de quoi exactement Des dernières deux séances. La semaine dernière et la semaine d'avant. Aleykoum As-Salam wa On a parlé du coffre ainsi que du shirk. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça C'était quoi le lien entre le coffre et le shirk d'un côté, entre la tauba et le repentir Pourquoi est-ce qu'on a incorporé ces deux concepts dans le chapitre du repentir On ne l'a pas incorporé, c'est dans le livre Madari du Salikin, mais qu'est-ce qui a mené vers ce sujet-là Le shirk c'est un péché majeur, ainsi que, c'est le plus grand péché au fait, ce n'est pas juste un péché majeur, et ainsi que al kufr, ici c'est la même chose, mais l'imam Ibn al-Qayyim, il nous parlait de les catégories des interdits. C'est quoi les catégories majeures des choses qui sont interdites auprès d'Allah Azzawajal Parce que quand on parle de tawbah, on parle de certaines choses qui sont de mauvaises choses que la personne a faites et qui requièrent que la personne elle, revienne vers Allah Azzawajal. Donc c'est important de comprendre qu'est-ce qui n'est pas bon dans la religion d'Allah Azzawajal et comprendre la hiérarchie des choses qui sont nocive. On l'a déjà mentionné avant cela cet exemple et on le, on le répète aujourd'hui, on l'a mentionné il y a de cela peut-être quelques mois, je ne me rappelle plus dans d'autres halakas, Mais c'est important que de comprendre que dans la religion d'Allah Azza wa la chose la plus grave en islam, ce n'est pas d'avoir mangé de la gélatine. Ce n'est pas ça la chose la plus grave. Okay? La chose la plus importante, ce n'est pas manger la viande qui est halal. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. Oui, c'est très important. Et c'est grave de manger quelque chose qui est haram, mais c'est beaucoup plus large que ce sens très restreint que les gens, ou bien auxquels les gens se sont attachés de nos jours. Le point central de la religion d'Allah, c'est la foi, l'imam, la sincérité pour Allah, que l'intention, l'adoration à soi pour Allah, ainsi que le monothéisme, le tawhid d'Allah, et le suivi du prophète après le Coran. Ça c'est l'essentiel de la religion d'Allah Azza wa Découle de cela les grandes pratiques de l'Islam incluant la salat la prière ainsi que le jeûne de Ramadan, ainsi que la zakat, ainsi que le pèlerinage, le hajj. Après cela, vient l'importance ici d'obéir aux parents et d'être juste dans la vie envers les autres et de ne pas faire le haram et de ne pas manger l'argent qui est haram et ainsi de suite. Et après, après il y a d'autres choses. Donc, il y a une hiérarchie de qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est dangereux auprès d'Allah, tout comme il y a une hiérarchie des bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa taala et c'est important de comprendre c'est quoi ces catégories donc on a parlé la dernière fois du coffre on avait dit que le coffre c'était le fait d'être mécréant ou bien ingrat envers Allah azawajal non reconnaissant envers Allah subhanahu wa taala on a parlé la semaine dernière de shirk Le polythéisme, le fait d'associer d'autres partenaires avec Allah Azza Zohdil, et ça c'est un péché que Allah Zohdil il ne pardonne jamais, sauf si la personne elle a fait la tauba elle a fait le repentir. Aujourd'hui, InshAllah on va parler de quelque chose d'autre qui est aussi assez dangereux, et autant dangereux que le coffre et le shirk qui s'appelle le nifaq, qui s'appelle le nifaq ou bien l'hypocrisie. Nifaq ou bien l'hypocrisie nous dit si w amma an nifaq mufsid in nudi an nifaq hypocrisie c'est une maladie dangereuse une maladie chronique est une maladie qui souvent passe de façon inaperçue. On ne prête pas attention à l'existence de annifar, il nous dit jusqu'à ce que plusieurs personnes, elles ont annifar au fond de leur cœur et elles ne le savent même pas. Et de ce fait, elles sont en train de faire des choses qui sont mauvaises en pensant faire le bien ou bien en prétendant faire le bien. Yaz'amu annahu yaz'amu annahu muslih. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate al baqarah "Ala annahum humul mufsidun walakin Allah les munafiqes, les hypocrites sont en train de faire la corruption et d'encourager co la corruption et le mal en prétendant faire le bien. Alors on va parler de ça aujourd'hui. InshAllah Taala dit wa akbarun wa akbar wa asghar. Il y a deux types de nifak, deux niveaux de nifq. Un nifq majeur ainsi que le mineur. Le majeur, quelle est sa définition? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'unifère, l'hypocrisie qui est majeure Qui pourrait nous l'expliquer C'est quoi l'unifère qui est majeur, le plus grave Oui. Non pas être sincère dans son, dans son adoration. Le savoir qu'on ne croit pas en Dieu, mais faire comme ça. Exactement. Savoir qu'on ne croit pas en Allah Azod. Savoir le savoir. Mais faire semblant de croire en Allah Azza wa Des gens qui prétendent croire en Allah Azza ainsi qu'au jour dernier alors qu'en réalité ils ne sont pas des croyants. C'est ce qu'on appelle l'unifère qui est majeur, qui est dans sa réalité. Dans sa réalité, il est égal à quoi Un kufr, c'est la, la même chose que le kufr. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas musulman auprès d'Allah Azzawajal et lui-même sait qu'il n'est pas musulman. Mais il va se montrer musulman, il va prétendre être musulman, il va se déclarer musulman. Pourquoi Pour X ou Y raisons reliées soit à des intérêts ou bien à protéger des acquis ou bien à faire partie d'une culture et ainsi de suite. Donc il va prétendre être un croyant, être un musulman alors que dans son cœur il sait qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est le nifaq, ce que ce nifaq, Allah Azza wa est-ce qu'il le pardonne Non, parce qu'on a dit que celui qui est kafir ouvertement, Allah Azza wa Jalla, il ne pardonne pas ça. Celui qui est mouchirique ouvertement, Allah Azza wa Jalla, ne pardonne pas ça. Alors, que dire de celui qui est mouchirique au fond de lui-même, kafir au fond de lui-même, et qui, en plus de ça, va mentir aux gens et montrer une autre face. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a dit à propos de cette première catégorie, « Inna al-munafiqina fid-darkil asfalimina » -Nar, que les munafiqs vont être dans les feux de jahannam dans dans le fond de ar jahannam ça veut dire tout à fait en bas avec ferghaun wahamani ainsi de suite Iyadun billahi azzawajal. deuxième forme de qui est la forme qui devrait faire peur à tout croyant c'est quoi c'est le nifar asr mineur ou bien le comportemental et ça c'est le fait d'avoir l'air d'être quelqu'un de sincère, de sérieux dans sa religion alors que entre elle entre la personne et entre Allah Azza wa la personne elle sait que elle n'est pas assez dédiée à l'obéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et c'est cette forme de nifaq qui faisait peur même à certains des grands compagnons comme on va le voir dans un moment insha Allah Ta'ala qui pourrait nous décrire comment est-ce que quels sont les quelques traits que le prophète Alayhi Salam il a relié à ce nifaq le nifaq mineur ou bien le nifaq comportemental Il y a des traits que le prophète a les sur la Ça, ça se rapproche plus de la première catégorie de Niffert. Oui. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Qu'est-ce que nous avons aussi Lorsqu'il parle, il va dire des mensonges. Qu'est-ce qu'on a aussi comme trait du munafiq, oui. Quand il, se dispute, il est Quand il se dispute, il est excessif ou bien il dépasse les limites d'Allah Azzawajal. Fajara, il oublie Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'on avait aussi Le dernier. Lorsqu'il donne un engagement il va trahir par la suite il ne respecte pas ses contrats, ses pactes et ses engagements ça c'est certain des traits du munafiq ici le nifar qui est mineur ou bien le nifar comportemental qui en vérité lorsqu'il devient assez fort il va mener vers le prochain nifar qui est le vrai nifar le nifar de Al-Iman Iyad Billahi Azzawajal Donc il nous dit si Allah subhanahu wa ta'ala astara al-munafiqin wa kashafa asrarahum fi al-Quran wa jalla li'ibadihi umurahum liyakuna minha wa min ahliha ala hadar très important Allah azza wa jalla nous a tellement parlé dans le Coran Karim des munafiquin que certains ulama ils ont dit Le Coran, il est presque seulement à, à, à propos de « al-munafiqin ». Presque, il ne parle que de « al-munafiqin ». Tellement est-ce que le Coran, il parle de « al-munafiqin ». Pourquoi Parce que leur danger sur l'islam et sur la foi du croyant, c'est un danger qui est certain. C'est pour ça qu'Allah, Azzawajal, il nous a parlé de leurs traits. Les « munafiqin le, », l'unifère, dans son essence, il se trouve à l'intérieur du cœur. On a dit la personne est en train de… Si c'est un caméléon, il a une personnalité… Avec les croyants, une personnalité loin des yeux des croyants. Parce que le munafiq, il craint pas Allah, il craint les croyants. comprenez Alors, c'est pour cela que le munafiq, il va montrer une image, une face devant les croyants et une autre face lorsqu'il est éloigné des croyants et des musulmans ou ahlou, iman Maintenant, Allah, Azza nous a décrit c'est quoi Leurs signes. Il y a des signes qui sont apparents. Le mensonge. Est-ce qu'on peut complètement cacher un mensonge au fond du cœur? Pour combien de temps est-ce qu'une personne pourrait vivre avec un mensonge? Est-ce qu'on peut vivre avec un mensonge de façon indéterminée? Hum? Non. Des petits mensonges peut-être, mais des mensonges sérieux reliés à la personnalité de la personne, à l'identité de la personne, Je vais mentir pendant quelques heures, quelques jours, mais ça va faire en sorte, ça va finir par sortir. Il n'y a personne qui pourra cacher un mensonge pour toujours. Alors, que dire de celui qui cache un mensonge sur son appartenance et sur sa foi, Allah il va faire sortir cela, comme on va le voir, Incha'Allah Azza wa va mentionner plusieurs traits qui sont mentionnés dans le Qur'an Karim qui nous parle de « Al-Munafiqim ». Regardez, dans Al la première surat du Qur'an Karim, lorsqu'on ouvre le Qur'an, Première surah, c'est surah Al-Fatiha. Première surah. Elle nous parle d'Allah Azza de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, du concept de la guidée, de l'adoration, la, al-Mustaqim, ça nous parle de, du jour dernier. Yaoumi al-Din, Maliki yawmi, abdin et ainsi de suite. Deuxième surah, Bakara. directement. Première chose, elle nous parle des catégories des êtres humains. Première catégorie, les mu'minin, les croyants, Allah Azza wa parle ils parlent d'eux de en quatre versets. Deuxième catégorie, les kafirin, Allah Azza wa parle ils parlent d'eux de en deux versets. Troisième catégorie, les munafiqin, Allah Azza wa nous parlent d'eux de en treize versets. Treize versets. Plus que les versets qui parlent des mu'minin et des kafirin combinés. Parce que le mu'min, c'est clair, c'est ça le iman. Kafir, c'est clair, c'est ça le kufr. Munafiq, c'est problématique à travers l'histoire à travers l'histoire les plus gros complots qui ont été faits contre l'islam depuis le temps du prophète alayhi ils viennent de qui des munafiqis toujours c'est pour ça Allah azawajal il dit dans le Coran al-Karim humul adou fahdhar hum. ils sont le vrai ennemi alors attention au prophète d'Allah Muhammad sallallahu alayhi sois sur tes gardes sois averti envers leur menace depuis le temps du prophète alayhi Parce que le munafiq de un, il parle ta langue, il parle ton discours. Mais le munafiq comme on a dit, il ne veut pas être avec toi, il ne veut pas obéir à Allah, et suivre sa religion. Et quand il va suivre la religion d'Allah, il fait quoi Vous savez qu'est-ce qu'il fait, même lorsqu'il va suivre la religion d'Allah, il va l'appliquer. Qu'est-ce qu'il va faire pourrait nous dire ici affaire, parfois il va appliquer l'islam mais qu'est-ce qu'il va faire par contre une autre chose qui devient encore plus problématique hmm? ostentation cela veut dire quand quelqu'un fait l'ostentation qu'est-ce que ça veut dire show off show off ça c'est son problème à lui mais qu'est-ce qu'il se cache derrière pour les gens et pas pour Allah ok très bien mais parfois c'est encore plus que pour les gens Il a tout un intérêt, c'est un opportuniste. Parfois, le que c'est un opportuniste. Vous comprenez Il va se dire, tant qu'à y être, je vais appliquer l'islam, tel et tel et tel l'islam, mais je vais l'utiliser à mon propre intérêt. Je vais faire une récupération du message de l'islam. Bien sûr, Allah Azza wa va nous exposer sa réalité. Par contre, pour être averti pour comprendre et pour voir les signes de l'unifère il faut de un comprendre c'est quoi l'unifère et quels sont quels sont ces traits un autre problème avec le munafiq pourquoi est-ce que les munafiqins sont à l'origine d'une grande majorité des mots ça veut dire pluriel ici du mal que les musulmans ou bien auxquels les musulmans ils ont fait face à travers l'histoire c'est que l'munafiq en apparence Il est avec toi. C'est un plus. Dans la vérité, c'est quoi Contre toi. C'est un moins. Vous savez, lorsque vous pensez qu'il y a un gain qui va rentrer et qu'en réalité, c'est une dépense, quelqu'un reçoit une lettre du gouvernement, il va ouvrir, et il n'a pas bien lu, tellement excité. Wow, « Waouh, je viens de recevoir un chèque de 400 dollars !» Et il va faire en sorte, ah j'ai 400 dollars de plus, il va commencer, donc je vais finalement faire l'achat de telle et telle chose, parce que j'étais dans le doute et ainsi de suite. Et une semaine après, il va pour encaisser le chèque, là il relit une deuxième fois, non, non, non. On lui a dit que tu n'as pas payé pour tes taxes, il te restait un solde de 400 dollars à payer l'an dernier. Donc là c'est un grand problème, parce qu'il y a quelque chose, un solde à payer, en plus de ça, toi tu pensais que ce solde était était avec toi c'était un gain mais soudainement ça se retourne contre toi ça c'est exactement le cas de al munafiq Yadam billahi a'azza Yadam billahi ta'ala. tellement de mal il nous dit ici qu'ils ont à l'islam. Pas l'islam qui est la religion d'Allah azzawajal, la religion d'Allah azzawajal, la vérité à personne qui peut lui poser du mal. Mais l'islam en tant qu'état de notre pratique, ça veut dire l'état des musulmans et des croyants et ainsi de suite. Il y a une autre, al-munafiqin qui pourrait nous dire ici Al-munafiqin en général, ils ont effet sur quelle catégorie de personnes Ils influencent qui Les gens naïfs. Barakallahu. Ça veut dire « al-munafiqin », quelqu'un pourrait nous dire « ok, al-munafiqin », puis après ça les croyants qui sont sincères, « al-mu'minin ». Mais c'est quoi le pan qui mène de Nifar, qui mène vers « al-mu'minin » Le pan, c'est les personnes qui sont naïves. personnes qui sont naïves, des personnes qui sont sincères, qui ont un cœur qui est bien et sincère et tout est pur, mais qui sont naïves. Comprenez-vous, moi rafal ». Parfois les ulamas, ils appelaient ça « raflatus salihin ». Quelqu'un qui est salih, il pense tout le monde. Et comme lui, il a un cœur qui est doux, qui craint Allah, il dit non, non. Allah, il est témoin entre nous, pas besoin, etc. Vous comprenez Allah, il dit Wafi, kum lahum. Que dans le temps du prophète, salam, parmi les compagnons, il y avait des compagnons qui prêtaient écoute à ce que disait le munafiq. Vous comprenez Et Celui qui prête, écoute beaucoup, il finit par dire peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de dire qui sont C'est sont vrais, comprenez. Ça C'est comme les gens, encore une fois, il y a des musulmans aujourd'hui naïfs qui vont prêter écoute, qui vont entendre et qui vont donner une chance à certains médias, par exemple, qui détestent l'islam, qui disent toujours des choses mauvaises sur l'islam, sur tel projet de l'islam, telle personne, musulmane, etc. Alors il y a des gens qui disent, je vais juste écouter. Peut-être que ce qu'ils disent c'est, c'est vrai, Allahu A'lam. Mais après ça, toujours, il finit par réaliser qu'il était dans l'erreur, mais il finit toujours par réaliser un peu, un peu trop tard. A bit too late. Tu leur as permis de passer à travers, à travers ta personne et d'avancer certaines idées à travers ta naïveté. Donc c'est pour ça que le croyant, comme il a dit le prophète, salam, fatin. Le croyant, il est, c'est quelqu'un d'averti, quelqu'un d'alerte. Umar r.a. Il a dit Je ne suis pas quelqu'un qui est un fraudeur. Je ne suis pas un menteur. Mais il dit Umar r.a. Et le fraudeur est Le menteur ne vant jamais m'avoir. Il y a une différence entre celui qui n'est pas fraudeur mais qui est naïf. Il se fait frauder. Et entre celui qui peut être un fraudeur mais il craint Allah r.a. Il sait comment les fraudeurs fonctionnent. Donc lui il se fait pas frauder mais lui il fraude pas. Vous comprenez? Alors, Croyant, il est Kay Sun Fatin. C'est quelqu'un qui est averti et Yob se rubino rillahi subhanahu wa ta'ala. Ala la innahum humhumul mufsiduna waala killah Yashu. Tay. Mm -hmm. okay. Il va nous mentionner maintenant certains traits, encore une fois des traits qui sont dans le Quran Karim. Concentrez vous bien, inshaAllah. Ittafaq ala mufarakati wahi. Fahoum ala tarkil ihtida ibihi <'en> mujita L'imunafiqin, ils sont d'accord sur une chose, entre autres. C'est le fait de se détourner de la révélation du livre d'Allah Azzawajal. Et ils s'entendent tous à ne pas la mettre en pratique, à ne pas suivre le Coran et la révélation du prophète Aleyhissalatu wa'as-salam. Par la suite, les détails, comment est-ce qu'ils se sentent Comment est-ce qu'ils se détournent du message d'Allah Azzawajal Ça, ça dépend de la forme qu'ils vont donner à ça. Qui pourrait nous rappeler On a parlé il y a quelques semaines, on avait parlé du concept de la bid'a. C'était quoi la bid'a Qui pourrait nous rappeler très brièvement C'est quoi la bid'a hmm Non. Donc un chemin parallèle à la religion qui a l'air de ressembler à la religion, qui s'appelle comment on traduit ça habituellement en français Une innovation. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi le problème avec les innovations Un jour, on a fait une halaqa, je pense, ou deux séances complètes sur l'innovation. C'était quoi le problème avec l'innovation Pas l'innovation technologique, l'innovation dans la religion. La bid'a. c'est quoi son problème Elle égare les gens. Pourquoi est-ce qu'elle égare les gens Si quelqu'un a une intention qui est sincère, quelqu'un ne veut faire que du bien. Elle n'a pas été légiférée par Allah, Azza wa Jal. Et parce que, oui, oui... Très bien, entre autres, donc, le bidra aussi, parmi ses problèmes, il y a mille et un points qu'on pourrait mentionner sur les dégâts de le bidra. Mais entre autres, ce point que la sœur, elle mentionné, c'est que la bidra en général, elle se développe avec le temps. Au début, on ne voit pas, ça va vers où, vous comprenez Peut-être la première personne va la commencer, va la débuter avec une bonne intention. Mais à la longue temps après temps, peut-être même une génération après l'autre, on va arriver à quelque chose qui est complètement différent de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui ne ressemble en rien à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines bida'as sont tellement graves que on parle ici de tout un système de bida'as, tout un système, on ne parle pas ça devient comme une religion parallèle à la religion qui est le Qur'an et la Sunna du prophète alayhi salatu wa et à tel point, quand on arrive à ce point c'est exactement ce qu'on appelle Une secte. On connaît tous c'est quoi le concept de secte, que ce soit même dans les autres religions, on parle aujourd'hui du concept de secte. En islam, c'est quoi secte C'est une firqa. C'est lorsque un groupe commence à développer, ça devient tout un cocktail de bid'a, cocktail d'innovation. Ce n'est pas juste une seule erreur. Donc, à la langue, ça devient quoi Une religion qui ne ressemble pas beaucoup à l'islam, sauf peut-être à travers le nom et l'appellation et certains rituels généraux. Alors, une personne, est-ce que quelqu'un de connaissance, est-ce que quelqu'un de raison, quelqu'un qui a lu le Quran, est-ce qu'il peut adhérer à une secte Est-ce qu'on peut imaginer cela Selon vous. Hmm? Oui, dans quel contexte Il, il, il, il peut interpréter de sorte à ce que Il peut ou il veut, on peut tout interpréter, on peut tout, tout mal interpréter. Toute personne qui parle, moi, une autre personne, n'importe quelle personne qui parle, on peut déformer ses paroles. Mais pour arriver à déformer les paroles de quelqu'un qui est éloquent, qui sait s'exprimer, sans parler des paroles du prophète, ou bien les paroles d'Allah. C'est difficile quand même de déformer les paroles de quelqu'un qui sait comment s'exprimer. Sauf si on a une mauvaise intention. Vous comprenez Si j'ai une mauvaise intention, même la personne la plus éloquente sur cette terre, elle va parler, elle va dire des choses et moi, je vais rapporter ces paroles, je vais complètement les transformer et donner un sens qui est complètement différent. Vous comprenez Si quelqu'un ne sait pas s'exprimer, peut-être, là, c'est un mélange d'idées, on ne comprend plus rien de quoi il parle. Vous comprenez mäklare, kisäs exprimerar. vi vår Koran Kära Allah Azawajalla, det dikar det en det är en som är klar, det som är Koran Allah Azza surtout les grandes lignes de mänskande flera gånger, flera gånger är ingen som kan som kan se vilken som kan se vilken som kan se vilken som kan se vilken som kan se vilken som kan se Ce verset, je l'aime. Il m'intéresse. Mais il m'intéresse si je vais lui donner un sens qui est un peu différent. Vous comprenez et Là, je commence à compiler, à faire une compilation et je peux faire dire du n'importe quoi. Je le sors du contexte Je lui accorde une interprétation qui n'est pas la sienne, même des sens qui ne sont pas les siens, même, même des sens dans la langue arabe. Parce que le Qur'an karim, il est quoi C'est une langue arabe, ce n'est pas, pas, pas de, la, de la magie quand même, ce n'est pas sihr, c'est une langue normale, c'est le Qur'an, mais c'est une langue qui est éloquente. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois, les ulama, ils ont dit, celui qui ne maîtrise pas la langue arabe ne peut pas interpréter le Qur'an karim comprenez Celui qui ne maîtrise pas, pas celui qui n'est pas arabe, pour que personne ne dise « Ah, ça veut dire que c'est juste pour les arabes. » Non, même les arabes, nous ici, on peut pas. Il n'y a personne ici, ni moi, ni vous. Personne ici n'a le droit d'interpréter le Qur'an. Parce qu'on n'est pas des, des experts dans la langue arabe. On connaît, certains de nous ici connaissent très bien la langue arabe, mais on n'est pas des experts, vous comprenez Alors, pour interpréter le Qur'an, il faut être expert dans la langue arabe. C'est pour ça qu'on revient au livre des Moufassilines, des savants, et ainsi de suite... Ce n'est pas parce qu'eux, euh, ils ont le contrôle ou bien ils ont, ils ont quelque chose de divin qui descend du ciel. C'est parce que celui qui est intéressé, qu'il devienne aussi un expert dans la langue. Et Allah Azza wa il va l'aider, vous comprenez Alors, si moi, je ne suis pas un expert dans la langue arabe, encore pire que ça, si moi, je ne connais pas la langue arabe, est-ce que je peux venir ouvrir le Coran et commencer à interpréter à, à ma guise Est-ce que l'arabe que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble à l'arabe Qui existait lors du temps du prophète, Alléluia à Téhéran? L'arabe qu'on utilise entre nous, les Arabes là-dedans, dans les pays arabes, comment est-ce qu'ils passe Est-ce que ça ressemble? Non. Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de mots de la langue arabe aujourd'hui qui ont peu, un peu de semblant avec la langue arabe de Ce C'est pas la même, la même langue arabe. Donc je peux pas ouvrir le Coran Karim, commencer à faire une interprétation. Je pense que comprenez. Donc là, pour revenir à la question, on a dit. C'est quoi le lien maintenant entre l'onifère et entre la bid'a et On parle ici de la bid'a a volumineuse, un système de bid'a. A. On ne parle pas d'une petite bid'a qu'on appelle bid'a a idrafia dans les ribada et ainsi de suite. On parle d'une bid'a ici dans le sens d'une secte. C'est important de comprendre ça parce que ça, ça nous permet de comprendre le monde, ça nous permet de comprendre aussi L'histoire de l'islam, quand on étudie l'histoire des musulmans, c'est important de comprendre ce genre. Si vous allez vous inscrire aujourd'hui, par exemple, si on va s'inscrire euh, à une université laïque, pro programme d'études islamiques, et vous allez, bon, on va vous faire des cours sur l'histoire de l'islam, des musulmans, et ainsi de suite. Mais parmi les dimensions qui seront perdues, qu'on ne va pas vous présenter, c'est la dimension de l'aqida, et de l'interprétation, l'idéologie, mais selon la Coran, Le Qur'an et la sunna du prophète salam, les différentes tendances et ainsi de suite. Vous comprenez Parce qu'il n'y a pas un point de repère. On va vous présenter que ça c'est un courant, un autre courant, mais il n'y a pas de point de repère parce que le professeur ou l'auteur ou ainsi de suite, lui, il ne croit pas le Qur'an que c'est un livre sacré qui vient d'Allah Azzawajal. Alors, les ulama, ils ont fait le lien entre une secte et entre l'unifère. En général, écoutez bien cette règle. En général, tous les leaders des sectes majeures tous les grands adeptes les grands défenseurs des sectes maje majeures ils sont dans la catégorie quoi منافق hypocrite comprenez différence entre le leader et entre ceux qui suivent ceux qui suivent ça peut être des awam des gens comme on dit ici monsieur et madame tout le monde laymen ils savent pas comment Il y a des personnes qui sont illettrées, ne savent pas comment lire le Coran, pas beaucoup de connaissances et ainsi de suite. Alors ils font confiance, c'est le sheikh avec son turban qui le dit, alors ça doit être vrai, vous comprenez Mais quelqu'un qui est leader, qui a accès au Coran, qui peut lire le Coran, qui peut comparer, ainsi de suite, mais non, de par sa mauvaise intention, il commence à inventer pour pouvoir influencer, ainsi de suite. Là on est dans la catégorie de... C'est pour ça que Allah nous a parlé, entre autres, du mal de « al-munafiqin », parce que parfois le complot de « al-munafiq », c'est un complot qui touche à quoi Qui vise quoi La « aqidah », la croyance, la compréhension de la religion et le message en tant que tel. Ce n'est pas nécessairement un complot ici au sens politique des termes et ainsi de suite. C'est clair Il y avait deux questions Oui Oh, mais l'essence c'est en Oui. Exactement, on, on a déjà pas parlé de ça dans une autre halqa les versets qui sont متشابهات, les versets qui sont muhkamat comme dans surat Al Imran. Revenez à surat Al Imran, troisième surah du Coran, première page, dans les toutes premières ayats, vous allez trouver ça inshallah. Allah, Allah azzi nous parle des versets qui sont univoc qui ne peuvent avoir qu'un seul sens. Et des versets qui sont exceptionnellement équivoques, qui peuvent avoir plus d'un sens. Alors, la méthodologie, ainsi que la logique normale d'un être humain, lorsqu'on interprète même les paroles d'une autre personne, il n'y a personne qui a des paroles purement univoques. Vous comprenez Sinon, les paroles vont devenir compliquées, il n'y aura plus de analogies, d'exemples, d'histoires et ainsi de suite. Ça va être très rationnel, très direct. Lorsqu'on interprète les paroles, d'une autre personne, toujours on va se concentrer sur ce qui est univoque. Ce qui est équivoque, qui pourrait avoir plus d'une seule interprétation, on l'interprète selon ce qu'on connaît de cette personne qui est univoque. Vous comprenez On va vous donner un exemple. Walillahi ta'ala al-mathalul Vous avez un politicien connu depuis des années, très actif sur la scène, politique, qui a de l'influence et qui est toujours qui parle et ainsi de suite. Si moi je sais que lui... Il est d'un courant de droite. Je connais c'est quoi ses croyances et ce qu'il défend comme valeur et ainsi de suite. Je vais interpréter tout ce qu'il dit selon un cadre qui est quoi Que ce politicien, c'est un politicien de la droite. Ce n'est pas parce qu'un jour il va dire « Ok, il faut aider, euh, je ne sais pas moi, les personnes qui n'ont pas d'emploi. Ah, devenu de, quelqu'un de gauche maintenant, il a changé. » Non, je vais tout interpréter selon un paradigme auquel lui il appartient. Et le contraire est vrai. Wa Allah azza wa jall. Le centre du Coran, le noyau du Coran, il est clair, il est univoque. Le Coran c'est un livre a des qui pour les awam les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances n'arrivent pas comment bien les interpréter qu'est-ce qu'on dit on dit Allahu a'lam mais ça change pas les acquis qu'on connaît déjà on va demander on va se renseigner auprès de al ulama parce que Allah azza il a dit comme ici dans Sourat al Imran des versets qui sont équivoques c'est ar c'est les vrais savants sincères qui les comprennent parce qu'ils ont une vision beaucoup plus large et beaucoup plus profonde de la religion d'Allah azza Oui, il y a eu beaucoup de bida. As. Le prophète al nous a parlé du danger de l'bida et peut-être un jour on va faire peut-être une série, série juste sur l'bida et donner des exemples plus concrets. Il y a des centaines et des centaines de ce C'est pas quelque chose qui se termine parce que le bidas c'est ce qui est contraire à la Sunna. Qu'est-ce qui est contraire à la Sunna Ben c'est des millions d'exemples auxquels tu pourrais tu pourrais penser. Mais lorsque les ulama ils parlent de la bidah, le grand danger de la bidah, la concrétisation, c'est plus au sens d'une secte. Une secte, ça veut dire, comme on a dit, une secte ça devient comme un pôle magnétique qui attire les bidas. Une fois qu'une secte elle est établie, elle attire les bidas. Elle, elle ramène de tout ce qui est de mal, à droite et à gauche, elle ramène, elle ramène, elle ramène, et elle englobe, elle englobe, et là, ça revient. Vous, vous allez trouver, rarement trouver une secte, presque jamais. Trouver une secte qui a juste une seule bidah. Comprenez Une secte, c'est toujours, elle va s'égarer sur mille et une choses sur comment connaître Allah azza wa Jal, ses noms ses attributs la question du qadar du destin la question de l'au-delà la question de comment comprendre le Coran la sunna du prophète alayhi salatou salam certaines des pratiques la relation envers les compagnons du prophète alayhi salatou salam mille et une choses et les bid'a elles existent jusqu'à aujourd'hui ça va être jusqu'à la fin des temps parce que Allah azza wa nous a dit le Coran Karim que ça c'est la nature de la vie Les êtres humains nous ne vont Jamais tous s'accorder sur le même chemin de la droiture. Shaitan va toujours prendre certaines personnes vers les tentations haram et d'autres personnes vers le bida'a, ah, d'autres personnes vers le kofre et ainsi de suite. C'est bon euh, y a de Oui. -ce il y a eu des -ce, dans le passé, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui Oui, il y a des sectes, bien sûr. Dans le passé, elles existent jusqu'à aujourd'hui. Les sectes existent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas... Bien sûr, aujourd'hui, on... il y a rarement des personnes qui vont s'identifier à une secte en particulier. Vous comprenez Parce qu'aujourd'hui, on comprend tout ce qu'on vit dans un monde dans lequel les gens aiment ne pas faire appartenir à quelque chose. Donc ici, l'appartenance est le plus. On la comprend à travers les croyances, les tendances générales. Parce que les gens, aujourd'hui, ils aiment ça être politiquement correct. Oh, moi, je n'appartiens à rien du tout. Je suis quelqu'un... Mais au profond, tu vas trouver que la personne, non, elle appartient à tel et tel et telle chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'appartient à rien, ok ça, ça, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une vision qui est utopique, idéaliste, qui n'existe pas dans les faits. Chaque personne a une appartenance, a un attachement à des croyances, des valeurs, et ainsi de suite. Oui Est-ce que quelqu'un peut être un leader hypocrite, ici, ça veut dire, dans le sens d'une secte, sans le savoir Non, jamais impossible. Allah Azza wa Jal, il n'égare pas quelqu'un qui veut la vérité. Comprenez, on parle ici d'un grand égarement. Parce que secte sectes parlent d'un grand égarement. Est-ce qu'une bid'a pourrait venir de quelqu'un quelqu qui est sincère Oui, c'est normal. Ça peut même venir d'un savant en passant. Mais Allah Azza wa Jal, il lui pardonne parce que c'est quelqu'un qui est muta'awil. Il veut le bien, mais il n'est pas arrivé au, au bien mouchtahide. Il a fait le ishtihad. Ce qu'il voulait, ce n'est pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Une bid'a, deux bid'a, a. mais que ta vie en général, comme on a dit, les les bid'a dans la religion d'Allah comme Imam Shatibi il le dit, on parle ici d'une secte, quelqu'un qui devient mutadha. C'est il y a une différence entre quelqu'un qui a fait une bid'a ou bien qui fait peut-être tous ici, peut-être moins incluant. Peut-être on a des bid'a qu'on fait que on ne le sait pas parce que parfois il y a des choses qu'on fait par héritage ou parfois on suit un hadith et on va découvrir après 10 ans que le hadith était faible ou autre chose, vous comprenez Allah Azzawajal est pardonneur pour ça, si on fait de notre mieux pour chercher. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui fait une bid'a et entre quelqu'un qui est moubtadir. Ce n'est pas toute personne qui fait une bid'a qui devient un un innovateur. Vous comprenez Et ce n'est pas toute bid'a qui fait en sorte qu'on parle ici d'une secte. On parle d'un moubtadir ou d'une secte, comme Imam Shatibi, Ibn Allah, il nous dit, dans deux cas, Soit que la bid'a, a, elle touche à un fondement de l'islam. Fondement. Dès qu'on touche à un fondement de l'islam, on est ici dans un mode secte, on est un innovateur, on n'est pas « Allah Azza wa dit, va te pardonner » et ainsi de suite, sauf si quelqu'un est vraiment ignorant, éloigné des terres de l'islam, il n'y a personne pour lui apprendre, et ainsi de suite. Ça, c'est une exception. Comme si quelqu'un va dire « Moi, je crois en l'islam, je crois en toutes choses, je crois en les prophètes, je fais le pèlerinage et ainsi de suite, mais je ne crois pas en le destin, je ne crois pas en le qada. Ça c'est un égarement qui est majeur et grave, vous comprenez Quelqu'un dit, moi je crois en l'islam, je crois en le Coran et tout, mais je ne crois pas à la sunna du prophète. Ça c'est une bid'a qui est grave, c'est un égarement qui est grave, et ainsi de suite. Ou le deuxième cas, il nous dit, on parle d'un innovateur ou d'une secte lorsqu'on commence à avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de bid'a sur des détails de la religion, mais on parle ici beaucoup, ça se multiplie comprenez alors essayez d'imaginer ici que quelqu'un va croire en l'islam et que dans et ça c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui quelqu'un ne, ne comprend pas bien plusieurs pratiques de l'islam quelqu'un va par exemple va dire on peut acheter des maisons avec riba et aussi c'est pas la peine d'aller faire le hajj, pèlerinage et la umra c'est mieux de donner ton argent aux pauvres Parce que sinon, en allant au Hadja, euh, à la Umrah, tu es en train de donner ton argent à Trump. Et parce que telle chose, et parce que telle chose, et parce que telle chose, là, on est en train de bâtir une secte, petit à petit, sans le savoir. Vous comprenez Non. Donc, les, les bida'as en passant, c'est comme on a dit, c'est une chose qui se développe avec le temps. Il y a bida'as qui, qui partent, d'autres qui arrivent. Il y a certains qui, qui, qui s'endorment pendant quelques décennies parce que le contexte ne les favorise plus, alors que d'autres vont apparaître. Comme on vient de dire, et si cet exemple, si les choses continuent à se développer comme elles le sont aujourd'hui, attendons-nous que dans 20 ans, inshallah on va, pas nous, mais peut-être d'autres personnes vont faire une halata sur l'importance de faire le pèlerinage, le hadj Et qu'il y a des personnes qui vont peut-être même dans l'auditoire dire je ne suis pas d'accord avec toi et je ne suis pas convaincu et ainsi de suite. Pourquoi Parce que ça a commencé un jour avec quelqu'un qui a dit on ne devrait pas faire le pèlerinage, ça coûte trop cher, il faut à la place donner notre argent aux, aux pauvres. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou non Non, pas encore. Il y a, des personnes qui pas... <rire> il y a un frère, il m'a dit une fois, il m'a dit non, non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un musulman qui va, qui, qui va dire ça. Il dit voilà, ça existe, voilà, il croit en moi. Dit, non, non. Il m'a dit ja, « Peut-être il y a des gens qui rigolent » et ainsi de suite. Quelques mois après, il m'a dit « Ah, ce que tu as dit l'autre fois, finalement, c'est vrai. J'ai entendu quelqu'un dire « Il ne faudrait pas faire le pèlerinage parce qu'on est en train de donner notre argent aux Américains. Alors, il ne faut pas faire le pèlerinage. » Vous comprenez Ça, c'est « Mentazini » Chaitan, c'est comme ça que le chaitan, il va, il va embellir. Pourquoi faire le pèlerinage 10 000 dollars ?« hum. Ah, j'ai trouvé une belle excuse. » parce que je ne vais pas donner mon argent aux Américains. Alors, je ne plus le pèlerinage à la Mecque. Allah Azza Allah il préfère que je donne 500 dollars aux pauvres et le reste, pourquoi Pour aller au Mexique. <rire> C'est clair. Wa Alaikum Salam wa Rahmatullah. Donc c'est comme ça que la bid'aal se développe. Après ça, il va y avoir un temps lors duquel les musulmans ils vont dire, ah, beaucoup de musulmans vont dire le pèlerinage, mais Allah Azawajallah même s'il y aura plus d'Américains d'argent qui vont aux Américains, il va y avoir des musulmans alors peut-être dans 10 ans, peut-être dans, dans 20 ans, qui vont dire, au fait le pèlerinage tu peux, si tu veux tu peux donner l'argent aux pauvres à la place, un peu, c'est pas important, hein, pas nécessaire. Comprenez, c'est comme ça que la bid'aal se développe et elle commence à briser et frapper. Dans les fondements de la religion De Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> ولم يروا به ولم يرفعوا به rأسا لم يقبلوا هدي الله الذي أرسل به رسوله ولم يرفعوا به rأسا ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة كنت det här och important Le mounafiq, dans son cœur, il n'y a pas de vénération. Il ne donne pas de l'importance de la valeur au wahy, au texte de la révélation. Pour nous, quand on dit pour nous, ça veut dire que c'est la nature de la religion d'Allah pas, Nous, ici, on n'est pas un groupe. Pas une, je ne veux pas en disant que pour nous, on n'est pas en train de parler, c'est une divergence, nous, un parti des musulmans. Non, ça c'est l'islam. Tout le monde le sait. Islam, est relié. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on n'est pas con con convaincu, pouvez nous dire, Inch'Allah. Okay? Islam, ça c'est un fondement islam Islam, il vient avec le concept de l'yaqim, la certitude. Ce qu'il y a, la foi, l'hymen avec le doute, on ne parle, parle pas d'un doute passager. On parle d'un doute profond, sérieux. Est-ce qu'on peut imaginer la foi avec le doute Est-ce que ça va ensemble Non. Iman c'est le yakin ça c'est ça c'est les bases de l'iman. croire en Allah Azawajel c'est avec le le yakin le yakin c'est entre autres accordé au livre d'Allah Azawajel et à la sunna du prophète wasalam, un statut sacré c'est clair on est d'accord sur, sur ce point est-ce que, est quelqu'un qui ne voit pas que le Coran c'est un livre sacré est-ce que ça c'est iman non Un exemple entre parenthèses, inchade. point important ici. Beaucoup de personnes sont parfois intéressées à faire des études islamiques, diplôme en études islamiques, diplômes universitaires, mais dans des universités qui sont laïques, surtout en Occident. Quand quelqu'un veut aller en Angleterre, quelque chose, université de renommée, il veut faire sa maîtrise en études islamiques, parce que moi je suis musulman. Et je veux que quand je vais aller parler aux médias et ainsi de suite, je veux qu'à la place ils disent le gars, Khirridul Azhar ou Medina ou je ne sais pas quoi, et personne qui donne de l'importance on va dire maîtrise, professeur je ne sais pas quoi, dans telle université et ainsi de suite. Beaucoup de ces personnes finissent après 4-5 ans et ainsi de suite avec un email qui est à plat ou certains vont, vont même sortir de l'islam qui pourrait nous dire pourquoi Déjà, comment une université laïque donne des diplômes de religion Tu peux pas te faire enseigner la religion, ok Mais ça, ça c'est pas le plus grand problème, parce que moi je peux apprendre la religion moi-même. Moi, mon, mon problème c'est pas que je vais m'asseoir et va m'enseigner la religion. Moi, si je connais ma religion, c'est pas ça le problème. Oui, oui, allez. -y. Ils n'enseignent pas la l'aqidah, la croyance, ils enseignent juste les faits. Oui. Ne crois pas que c'est la vérité. Tu dois être pseudo-objectif. Ok Donc, n'enseigne pas la vérité, mais plus que ça. Premier point, premier point, si tu veux faire des études en sciences islamiques, ou dans n'importe quel domaine de sciences humaines, dans une université laïque de nos jours, le premier point, c'est quoi Il n'y a pas de certitude. Ça, c'est la première chose. En, tu tu ne peux, peux pas faire une recherche, euh, une thèse, une étude sur n'importe quel sujet en commençant comme introduction min al ou en ayant comme conclusion que l'islam, c'est la vérité, c'est la certitude. Vous comprenez ça c'est inacceptable, on va dire rejeter comme ça, croix. on va dire refait le travail. Alors, la base de l'islam c'est justement... La base de l'islam c'est le yaqeen. C'est de reconnaître que l'islam il est haq, que le cor'an il est haq, que Rasoulou Allah sallallahu alayhi wa rasoulou Allah est haqqan. Toujours dans le cor'an, si on va lire le cor'an toujours, il n'y a pas de doute, haqq, ja'akumul haqq, merrabbikum, c'est la vérité qui vous vient de votre seigneur. Dans un tel domaine, dans un tel cadre d'études, on va t'imposer déjà un cadre, un paradigme. Ce paradigme-là, c'est que tu es là pour tout remettre en question. Comprenez Et tu n'es pas là pour dire c'est quoi la vérité, c'est quoi qui n'est pas la vérité. Non. Tu es là pour exposer tout, qui, tout ce qui pourrait être une faille et de nous dire en fin de compte, la conclusion peut-être que oui, peut-être que non. Et ça, le simple fait de l'écrire sur un papier en tant que tel, c'est un coffre en tant que tel, même le simple fait de l'écrire sur un papier, même si moi je ne crois pas, et ainsi de suite. Alors que dire de celui qui va passer 4 ou 5 ans de sa vie, qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une recherche, surtout dans des, dans des études de 2e ou 3e cycle, on parle ici de recherche, ce n'est pas une lecture d'un un petit livre, un examen à passer, non, c'est une recherche, qu'à chaque fois on va dire, « Va chercher les failles !» Dans la méthodologie de fiqh. Va chercher les failles dans la méthodologie de hadith. Va chercher les failles dans la compilation du Qur'an. Va chercher, va chercher. Et là, tu vas devoir faire ton effort pour essayer de trouver -ce, tout ce qui pourrait être une faille. Vous comprenez Est-ce que tu penses que tu vas sortir avec le yaqin après ça Non. Sauf si tu fais Qiyam al chaque nuit pendant 3 heures et tu vas lire Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim à chaque matin et tu lis je ne sais pas combien de, de Hizb dans le Coran et ainsi de suite, tu fais du'a, Inch'Allah peut-être Allah Azza il va t'aider à préserver ton Iman. Pourquoi c'est pas parce que l'Islam il est vulnérable. Ce n'est pas ça la question. La question c'est pas... la, la réponse tout simplement c'est que la nature humaine, la nature humaine, en passant le, le principe de propagande c'est quoi Propagande. Propagande médiatique ou en politique, et ainsi de suite. C'est quoi C'est marteler le même message plusieurs fois, même si c'est un mensonge. Les gens vont finir par l'accepter comme un fait. Vous comprenez Si quelqu'un... Allez dire par exemple à quelqu'un qui a un enfant. Faites pas ça, bien sûr, mais imaginez si quelqu'un va dire à son enfant à chaque jour, « Tu es menteur. Tu es menteur. » À chaque jour, l'enfant va grandir en pensant que je suis un, un menteur. Pendant toute sa vie, pendant le reste de sa vie. Vas-y, moi je suis quelqu'un qui est un menteur. Il va vivre avec cette réalité, comprenez Donc, le fait de marteler la même chose en continu, surtout dans une période qui est compressée comme ça, sans arrêt, on ne te donne pas de repos, tu vas finir par sortir avec cet état d'esprit. Donc, c'est pour ça que l'Iman commence avec l'Yakim. Les munafiqin, ils enlèvent l'Yakim. Il n'y a pas de vénération, il n'y a pas de caractère sacré pour du Coran et le Sunna. Donc de ce fait, eux, ils vont pas dire nous on croit pas le Coran et la Sunna du Prophète. Wa sallam, surtout pas le Coran. Quelqu'un qui munafer parce que lui il se prétend musulman. Mais qu'est-ce que le munafer qu'il va faire Il va essayer toujours de d'affaiblir l'importance du Coran ou bien de son message dans ton cœur en utilisant quelque chose qui s'appelle ta'wilat. C'est quoi le ta'wil Allez, on est en train d'apporter des concepts très importants. C'est quoi le ta'wil Ça, ça nous aide même à analyser un discours qui nous parle de la religion, nous passe un message, peut analyser le, ce, ce discours-là, comment est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'il contient. Qui pourrait nous dire c'est quoi le ta'ouïl capacité, le... capacité de comprendre le... Excellent, donc ça c'est le sens initial du mot ta'ouïl. S'il vous plaît, concentrez-vous, c'est très bien, okay c'est très important ici. Ce qu'on qu va mentionner ici, vous n'allez pas le trouver dans des halakas à droite et à gauche. C'est important de comprendre ce genre de points. Ta'wil à la base, le sens de ta'wil, c'est pouvoir bien interpréter la chose. C'est pour ça on dit ta'wil Qur'an, ça veut dire le tafsir du Qur'an. Mais les ulama, il, il y a un deuxième sens de ta'wil qui est utilisé. Écoutez bien cela. Ta'wil, c'est le fait de laisser les paroles comme elles le sont, les formes des, par des paroles, mais on va changer leur Sens avec un sens différent qui n'a aucun lien. Donc on ne va pas changer la réalité. On va changer la perception de la réalité. Je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient dans le même... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a déjà travaillé comme vendeur avant Vendeur, Un vendeur pour une compagnie, pas pour vous-même. En tout cas, peut-être que vous connaissez des personnes ou peut-être... Bon, vous avez fait affaire avec des vendeurs On le sait tous que dans un système capitaliste, les vendeurs, surtout pour les grandes compagnies, ont souvent à vendre des choses qui ne se vendraient pas. Tu ne te sens pas à l'aise à vendre une telle chose parce que tu sais que c'est une farce. Acheter telle carte pour je ne sais pas quoi et ça vous offre des avantages et ainsi de suite. Et toi-même, toi, toi -même, tu te dis, mais ça, est... comment est-ce que je peux avoir un cœur et vendre ça, surtout lorsque j'ai devant moi euh, un client qui semble être pas très à l'aise non financièrement non, non, pas très pas très alerte pas très informé, quelqu'un de naïf peut-être il a des enfants avec lui ou une vieille personne qui ne comprend rien de ce que je suis en train de lui dire et il ne sait même pas qu'il est en train de faire une transaction mais quand même je dois le vendre parce que si je ne vends pas on va mettre dehors Vous comprenez alors qu'est-ce que la compagnie qu'est-ce que les formateurs les boss et ainsi de suite vont souvent faire à ce genre de vendeurs qui sont un peu réticents parce qu'ils sont un peu gentils au début Pas les vendeurs-là qui veulent juste faire l'argent. On va leur faire rentrer dans la tête du taouil. Vous comprenez comprenez Non, non, c'est une perception. Toi, tu perçois que tu es en train de faire le mal. C'est vraiment pas ça. Et là, on va essayer de te convaincre que ce que tu es en train de faire, c'est une mission pour le bien de l'humanité. comprenez Et tu vas finir par répéter la même chose. Alors, tu sais que d'autres compagnies offrent beaucoup moins cher, tu sais, tu sais, mais on doit te convaincre. Pourquoi Parce qu'en te convaincant de cette chose-là, même si tu sais que c'est faux, tu vas dire, je vais avaler comme ça, je vais enlever ce sentiment de culpabilité que j'ai à l'intérieur. Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Qu'est-ce qu'il a dit Va manger de l'arbre. Qui interdit Non. هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَتِي أَلْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى Devrais-je t'indiquer et te diriger vers l'arbre de l'éternité vous voyez c'est la publicité magasin, ça s'appelle l'arbre de l'éternité, c'est beau ça, c'est attrayant beaucoup de personnes vont rentrer à l'intérieur pour acheter c'est ce qui est mentionné dans le Coran c'est pas l'arbre interdit s'il avait écrit l'arbre interdit, Shaitan, Adam al Sa'aim va dire, moi je ne vais pas désobéir à Allah il a appelé ça l'arbre de l'éternité wa la yabla Donc ici c'est la même chose les moulaifiin, dans leurs méthodes qui sont utilisées à travers l'histoire depuis le temps du prophète alayhi wa sallam, affaiblir le caractère sacré de la révélation, entre autres en utilisant cet outil de at-tawil, pour que le croyant commence à désobéir à Allah Azzawadal sans avoir de culpabilité dans son cœur. Je ne sens pas moi que j'ai fait quelque chose de mal. Il y a une différence entre celui qui fait du mal et qui sent qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Il dit « Staghfirullah, je dois faire tauba, Allah Azza wa va me punir. » Et entre celui qui fait le mal, qui qu ne se sent plus, plus coupable. C'est clair Taïm. قَدْ نَهَكَتْ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 ou qu bien qu'est-ce qui a déstabilisé le iman des munafiqin ces deux maladies la maladie des shubuhat ainsi que la maladie des shahawat maladie des shubuhat c'est quoi les ambiguïtés les points qui poussent à confusion alors celui comme on a dit tout à l'heure on ne va pas revenir en détail on a déjà mentionné mais simple indication celui qui, joue, qui ouvre son cœur aux, aux ambiguïtés celui qui ouvre son cœur aux ambiguïtés qu'est-ce qui va arriver Hmm? Ça va attirer d'autres et il ne va jamais. Les, les questions centrales, les questions centrales. Écoutez bien cela. Les questions centrales que tu as liées pour ça. Si tu ouvres la porte pour les ambiguïtés, ça ne va jamais se terminer. Tu vas toujours finir dans le doute. Comprenez, ça va devenir un océan interminable de doute. C'est l'effet boule de neige. C'est ambiguïté qui ramène l'autre. Ramène... Ça va l'ambiguïté parce qu'on a... bon. Encore une fois il y a des personnes qui posent ce genre de questions. On sait que la méthode scientifique, c'est quoi C'est commencer du doute pour arriver à la... certitude. Alors quelqu'un pourrait nous dire, mais attention, toi t'as pris une méthode scientifique, universitaire, faite par des êtres humains, pour essayer de l'appliquer l'islam, est-ce que l'islam il suit la méthode scientifique, ou bien la méthode scientifique c'est elle qui suit la révélation qui vient d'Allah Azzawad. Donc déjà c'est la première erreur. La deuxième erreur, la méthode scientifique ne s'applique pas dans toutes choses. Elle s'applique dans les choses... Qu'on ne maîtrise pas complètement, qu'on ne maîtrise pas pleinement. Oui, pour faire la science qu'on appelle tajribi, expérimentale, des choses matérielles, comprendre le monde, la science, ça veut dire essayer de trouver des remèdes, médicaments, technologie, ainsi de suite. Oui, on peut commencer par le doute, ça veut dire peut-être que ce que j'ai maintenant, il y a autre chose, une autre version, et je vais me remettre en question, ça va me permettre d'avancer. Mais est-ce que, je me dis à chaque jour, lorsque je me lève le matin, est-ce que je suis un être humain hmm, Bonne question Il ne faut pas commencer par la certitude. Peut-être que je ne suis pas un être humain. Eh, il faudrait arriver au... comprenez <rire> Imaginez, imaginez si quelqu'un, on va lui ouvrir le doute. On va lui dire, c'est qui tes parents Il va dire tel et telle personne. Peut-être que ce n'est pas tes parents. Peut-être qu'on t'a pris par erreur à l'hôpital le jour où tu né et il va commencer à faire une enquête. Pensez-vous qu'il va finir avec une euh, conviction hier une fois dans sa vie Non. Ça va toujours dans le doute, comprenez Et continuez avec cela. Donc, il y a des choses que tu es déjà à l'intérieur de la certitude. Si je vous donne le même exemple de tout à l'heure qu'on a mentionné, l'exemple de celui qui se réveille le matin et dit, est-ce que je suis un être humain, moi Vraiment. Est que je... Comment est-ce que vous allez percevoir une telle personne Comment est-ce que vous allez une... appeler une telle personne Hein <rire> Philosophe, schizophrène. Les philosophes, un philosophe, Ok, on parle des... si, si on va penser du bien de lui, c'est quelqu'un de très intelligent et ainsi de suite, c'est un philosophe. Est-ce que vous pensez qu'un philosophe comme ça va faire grande chose dans, dans, dans sa vie <rire> Lorsque les gens sont en train de faire le commerce et ouvrir et développer et ainsi de suite, se réveiller tôt le matin pour aller au travail, produire des choses, lui il se réveille le matin, est-ce que je suis un être humain Est-ce que c'est -ce est vraiment le jour Je sais qu'il y a le soleil et tout, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça le jour On peut faire toute une réflexion là-dessus. Il y a des personnes qui sont comme ça. Mais des personnes comme ça, qu'est-ce qui leur arrive Même si on, leur, on pense du bien de d'elles. Des personnes comme ça restent toujours en arrière dans la vie. Vous comprenez, ils n'avancent pas. Parce qu'ils sont en train de perdre des choses avec Moussel Lama, des choses qui sont défaites. Bismillah. Alors c'est pour ça que dans un hadith, que tout Qaoum, lorsqu'une nation elle se détourne de l'action, elle va être occupée par el le débat inutile sur des choses qui sont inutiles. Vous comprenez Alors, si quelqu'un est attaché au Shubuhat, les confusions, les ambiguïtés sur la religion, et ainsi de suite, tu es toujours à creuser dans le négatif. Tu descends toujours de la certitude vers le doute, et d'un doute vers un autre doute, et ainsi de suite. Et là, tu n'es pas en train de faire des bonnes œuvres qui, qui renforcent ta foi, bien au contraire. La deuxième chose, deuxième maladie, c'est les shahawat, les tentations. Ça vient toujours ensemble. Les tentations mènent vers shabuhat, ambiguïté, et les ambiguïtés mènent vers les tentations parce qu'elles ouvrent des portes, encore une fois, de remettre en question. Au début, ça commence à remettre en question une simple souna du prophète, alayhi salatu wasalam. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le siwak, c'est vraiment important dans la religion Est-ce que c'est est, est rien un bâton comme ça mais c'est un hadith c'est pas dans le Coran alors c'est juste un hadith mais après le siwak ça va être telle chose, telle chose après ça on va arriver à rendre licite un péché mineur après ça un péché majeur après ça à rendre licite le coffre après ça il va plus rester de, de caractère sacré à la religion d'Allah Azzawajal et bien sûr à une telle étape la foi est tout simplement partie tu avais une question oui vas-y Juste à 5 minutes après ça on va prendre la pause une chandelle. je trouvais ça intéressant parce que moi je n'étais pas musulman mais j'avais posé une pour et question à savoir si Dieu existe. Mais sur cette question-là, je trouvais ça pertinent parce que si tu regardes, si tu dis ok, quand si on regarde si Dieu, aux yeux de Dieu n'existe pas, ça te juste mener à des réflexions qui tombent dans les abysses, c'est-à-dire dans le vide, dans l'abîme, qui dit il n'y a rien, qui n'y a aucune lumière qui jaillit de ça. non. Quand on regarde autant, tu ne fais pas des arguments. Entre autres. Cette question-là, mais, mais je pense, non, on ne peut pas faire ça avec toutes les questions. Oui, on ne peut pas faire ça avec toutes les questions, mais s'il faut faire une distinction, toi, tu parlais de lorsque tu n'étais pas musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est normal, il ne croit pas en l'islam, donc il doit remettre en question l'islam pour savoir à ce que c'est la vérité ou non. Vous comprenez Quelqu'un ne croit pas en l'islam, il est en train de chez... Tant qu'il cherche la vérité bien sûr, tant que son intention c'est pas de détruire l'islam mais de vérifier à ce que l'islam c'est la vérité ou non, Vous comprenez Mais quelqu'un qui est arrivé à l'islam, quelqu'un qui a lu yaqeen Allah azza wa quelqu'un qui a expérimenté l'islam. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière au à la fin de la halqa, on avait dit quelle parole de Omar anhu Tout à fait à la fin de la halqa. Qu'Allah <coughs> te tout à la fin de la halaka. qu'est-ce que Omar anhu, il a dit vous étiez fatigués, c'était la fin on a avancé très rapidement oui lorsque les nœuds de l'islam elles vont se commencer à être défaire. vont se défaire c'est -ce qu à quelle étape qu'on va avoir des gens qui vont grandir dans l'islam qui n'ont pas connu la jahiliya ça veut dire ce qui est avant l'islam ce qui est à l'extérieur de l'islam, le kufr. Alors, c'est normal qu'une telle personne ne voit pas c'est quoi le, contra le contraste. Alors, en général, c'est ce genre de personnes que leur cœur s'ouvre le plus à l'opportunité de remettre en question. Comprenez De douter. Mais peut on a toujours grandi avec l'islam. Mais peut-être... Euh, peut-être... Euh, comprenez Alors, <coughs> Allah Azza wa Jai lui a accordé yaqin. Accordé la certitude. Tu veux chercher ton islam, tu peux renforcer l'islam, la certitude à travers l'islam en tant que tel. Tu peux revérifier l'islam. Est-ce que l'islam ça fait du sens Oui complètement, alhamdulillah. Mais là, elle est dans le sens contraire, ça veut dire non. Pour vérifier l'islam, moi j'ai le yarki dans l'islam, mais par contre pour vérifier l'islam, je vais aller chercher les failles de l'islam. comprenez Là tu es en train d'ouvrir la porte au shubhahat qui va rentrer, qui ne va jamais se terminer. Même si tu vas leur trouver une réponse. Ben, t'as trouvé la réponse à la première. la tentation, c'est d'aller chercher notre chouba et de trouver la deuxième réponse. Et la troisième, un jour, tu vas te retrouver sans réponse. Oui. Exactement. Tout à fait. Une fois que tu arrives à la vérité, c'est grave de commencer à chercher volontairement les shubuhat, les ambiguïtés, sachant que ça c'est la vérité, tu le sais que c'est la vérité, comment ça, tu sais que c'est la vérité, mais je vais chercher des failles, Vous comprenez Et la deuxième chose, comme on a dit, que à l'a dit, c'est qu'à force de le faire, tu vas finir parce que, rappelez-vous toujours, la guidée, elle vient d'où Vous pouvez nous le rappeler On le mentionne toujours La guidée, elle vient d'Allah Azza wa le On est tous d'accord sur ça, n'est-ce pas La guidée, c'est pas toujours, encore une fois, le, le, le truc de avoir un esprit critique et scientifique et ainsi de suite ça c'est ça c'est dans les chances de la dounia mais on le sait tous que la foi la hidayah elle vient toi elle vient d'Allah Azza celui qui cherche les ambiguïtés il est en train de comment dit, rely, de faire confiance à sa propre capacité de trouver des réponses pour eux. il y a des gens je vais chercher une chouba ambiguïté je vais lui trouver la réponse Non, un si jour Allah Azza s'il sait que tu es en train de perdre ton temps à la place de faire l'amal salih et d'être reconnaissant et ainsi de suite, tu es en train de perdre ton temps, Allah Azza va te laisser entre toi et ton cerveau et tu vas être bloqué. Tu vas dire j'ai pas, j'ai pas de réponse. Bien sûr, Shaitan, bien sûr. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait Shaitan Shaitan, il ne peut, peut pas nous contrôler à distance. Shaitan, comme les ulama, ils disent, cherche cherche tes failles. Shaitan dès que tu lui ouvres une porte, il rentre. Alors toi, ouvrir les portes des ambiguïtés, tu es en train... on a fait, je suis en train de parler ici, c'est le Coran qui nous dit, c'est la sunnah du prophète, mais on est en train de parler aussi par expérience. Il y a des frères, on a connu des frères, des frères, des amis, ça veut dire des frères qu'on a côtoyés pendant longtemps, c'est des frères qui ont, qui ont cette, comment dirais-je, cette tendance, ou bien cette habitude à aimer chercher dans les choubouhades. Comprenez, il, il va chercher, il va fouiller pour trouver une shubha sur sa religion, alors qu'il pratique sa religion. Et après ça, il, mais, je suis confus, je comprends plus rien. Alors là, il faut faire avec lui des recherches et des explications. À la fin, je comprends tout à fait. Maintenant, c'est clair. La semaine d'après, il va revenir avec une autre, une autre shubha. Une personne comme ça, peut-être Azza wa Jeeh, il va le laisser un jour à lui-même il va être égaré du chemin d'Allah zone. Vous comprenez Parce qu'il n'est pas reconnaissant, il est en train de perdre son temps. Tout comme on a dit tout à l'heure, imaginez quelqu'un qui fait des études en business, une fois qu'il termine, il a son MBA, à la place d'aller faire sa compagnie comme tout le monde, chercher, se faire de l'argent, même si on oublie l'akhirah ici, parlons juste de quelqu'un qui cherche la dunya. À la place de faire tout ça, le gars il va dire moi je vais remettre en question tout ce que j'ai appris les théories là je ne suis pas très d'accord de, de, de, de, de. il va commencer juste à passer ça sa vie dans les bibliothèques à lire les livres hmm, je ne suis pas d'accord hmm, telle théorie de, de, de, de, je ne pense pas que ça marche de, de, de. et ainsi de suite il veut tout revérifier avant de commencer à se faire de l'argent et à faire son commerce ben, il va passer sa, sa vie à le faire islam n'est-ce pas que l'islam c'est un commerce islam c'est un commerce ou non oui tijara C'est Allah Azza qui le dit. Mais c'est le commerce de l'au-delà, de l'akhira. Alors quelqu'un, il ne veut pas aller travailler. Il dit, non, je vais vérifier les théories, le révérifier, les révérifier. vérifier passe ta vie à révérifier jusqu'à ce que tu vas rentrer dans ta tombe. Et là, Allah Azza wa n'a pas dit dans la tombe, il faut ramener les thèses et les antithèses et les arguments et ainsi de suite, les recherches que tu as faites. Tu ne vas pas revenir avec des livres et des feuilles. Non. Les actions. Alors, tu n'as pas Zinhu, c'est des actions. Qui va être avec toi dans ta tombe Qui va être avec toi dans ta tombe La personne qui va venir s'asseoir avec toi dans ta tombe, comme dans le hadith authentique, c'est qui Tes actions. Anna, Amaluka, Aswala, c'est tes actions qui vont venir sous la forme d'une personne pour être avec toi dans ta tombe. Oui. Oui, Inch'Allah, on va prendre la pause. Inch'Allah, juste il y avait une question tout à l'heure là-bas. Juste un dernier point, comme on a dit juste avant la pause, parce que c'est dans, dans le même paragraphe. Les mauvaises volontés, les mauvaises intentions l'ont emporté sur leur personne. Alors, elles ont corrompu la personne. Avoir la mauvaise intention, qu'est-ce que ça fait à la personne Quelqu'un qui a la mauvaise intention, la mauvaise volonté, qu'est-ce que ça fait? Ça ruine tout. Quelqu'un qui commence un mariage avec une mauvaise intention, pensez-vous qu'il y a de l'espoir pour ce mariage? Quelqu'un, hein? Il change son intention, après ça, il fait tawbay Allah, ainsi de suite, ok, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui commence un mariage avec une mauvaise intention, Une femme qui se marie à un homme qui est riche juste pour prendre son argent. Ou un homme qui se marie à une femme juste pour passer son temps avec elle tant qu'il est étudiant ici. Et il ne lui dit pas ça. Il dit « Je suis marié, on va faire une famille. » Certains le font malheureusement. Et parce qu'il est étudiant, de passage, trois ans, quelque chose, il va l'épouser, mais dans sa tête. Trois ans, après ça je la divorce, et je pars. Une mauvaise intention, est-ce que ça donne de bons fruits par la suite Non. Alors le munafiq, il a de mauvaises intentions. Mauvaise volonté. C'est certain que ça va finir avec les mauvaises actions et avec une mauvaise fin. <t 'es> « Iyadam billahi azza wa jalfa fasaduhum qattara ma ila al-halaq. Très bien. on va prendre une pause de 10 minutes, incluant la salat, inshallah, Donc, si tout le monde peut faire... Inshallah ta'ala. Ludo. Och efter det vi ska salat i 5 minuter. Inshallah ta'ala. Och efter det vi ska göra salat ta'ala. A'la och ta a'la. Wa Bismillah och alhamdulillah. Och salat och salam ala Rasul Sallallahu alayhi wa salam och ala. Inshallah azza wa jala. Donc toujours avec ce grand problème. Et cette grande maladie. Que le nifak ou bien l'hypocrisie. Iyadun billahi subhanahu wa ta'ala. Euh, on parlait juste... Une... Deux précisions actuellement. Un frère a posé une question, quand on a parlé de la question de l'bida, des innovations, un frère a demandé une question tout à l'heure, est-ce que les fatwas que les savants ils donnent, est-ce que cela veut dire que c'est des innovations Non, les fatwas ne sont pas des innovations. Les fatwas, c'est un c'est l'effort d'un savant d'essayer de nous donner des réponses reliées à notre contexte de vie, mais en se basant sur les références de l'islam. La différence entre une fatwa d'un savant et une innovation, c'est qu'une fatwa, elle est fondée sur le chemin de l'islam et elle continue sur le même chemin. سراط المستقيم, سراط الَّذِينَ أَمْعَمْ Alim. C'est le même chemin. Une bid'a, une innovation, elle sort du chemin de l'islam, elle va creuser un chemin qui est parallèle, qui veut faire la concurrence au chemin qu'Allah a révélé. Deuxième précision ici. La question de la conviction, la certitude, lorsqu'on parle de nos croyances religieuses. On ne parle pas de toutes croyances religieuses, ça c'est un point important. On est en train de parler ici des choses qui sont évidentes, des fondements de l'islam, c'est clair. Les détails pratiques de l'islam, bien au contraire, il y a du doute. Et ça fait partie de la méthode des juristes, des fuqaha de l'islam, de remettre en, en question. C'est pour ça certains des ulamas, Prenez ça avec un grain de sel. Je n'ai pas vérifié avec d'autres ulama si ce point-là fait l'unanimité, mais l'idée en tant que telle, elle est bonne. Certains ulama, ils ont même dit que la plupart des questions de fiqh, questions pratiques, de détails de l'islam, elles sont vanniyya. Ça veut dire que ce ne sont pas des questions de vérité absolue. Elles sont discutables. C'est pour ça que les ulama, ils changent beaucoup. Le principe en tant que tel, il est vrai, il est juste. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour la majorité des questions de fiqh Allahu alam C'est pour ça que si on ouvre les livres de faq, de jurisprudence, on trouve sur la majeure partie des questions et il y a khilaf, il y a quatre opinions, il y a six opinions, il y a dix opinions, et ainsi de suite. Ça, ça fait partie de la richesse de l'islam. Ce n'est pas une confusion. Vous comprenez Imam Shafi, il a dit قَوْلِ صَوَابُ al khata. Il a dit Mon opinion, c'est une vérité qui pourrait être fausse. وَقَوْلُ غَيْرِي Et l'opinion de l'autre, c'est une erreur qui pourrait être vraie. C'est clair Là, il n'est pas en train de parler des fondements de l'islam. Il n'est pas en train de dire comme certains musulmans modernistes pourraient traduire ça pour dire « Ah, l'imam Shafi'il a dit l'islam c'est une vérité qui pourrait être fausse et les autres religions pourraient... » Non, l'imam Shafii n'a pas dit ça. Ce n'est pas dans ce cadre que l'imam Shafi'il m'a adhallah. Le sens, c'est dans les questions de fir et ainsi de suite qu'on ne soit pas fanatique dans les détails de l'islam parce qu'on va toujours apprendre. Même il y a certains savants, certains savants, ils ont choisi une opinion. Après quelques années, ils ont changé d'opinion. Après quelques années, ils sont revenus à la première opinion. Le faire, c'est quelque chose de flexible, c'est clair. Oui, ça fait partie de la méthodologie de faire. Il n'y a pas, c'est pas, pas un mal si la personne, elle a la connaissance, c'est pas un mal de remettre en question. C'est pour ça dans les livres de faire, vous allez toujours trouver les juristes, les livres de faire toujours ils disent, ok, il y a trois opinions. Cette opinion, on va la défendre de tel, de tel, de tel argument. Si quelqu'un va dire, alors on va dire. Quel, il va défendre la première opinion. Après ça, prochain paragraphe, il dit deuxième opinion et il va commencer à la défendre, comme si c'est sa propre opinion. Et la troisième, il va aussi la défendre, c'est pour être objectif. C'est clair Pour nous montrer le pour et le contre de toute opinion. Mais par contre, quand on revient ici au fondement de l'islam, fondement de l'islam, c'est une fois qu'on a la conviction, on les accepte en tant que serviteur ibad d'Allah Azzawajal, dans toute la simplicité de la vérité humaine et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand problème, c'est lorsque quelqu'un pense savoir alors qu'il ne connaît rien. Vous comprenez Et ça, c'est parmi les défis que nous avons de nos jours. Parce qu'on parle, on croit qu'on vit dans l'ère de la science, la surprenante. Alors oui, c'est une avancée technologique et ainsi de suite. Mais ce n'est pas que les êtres humains, là, ils ont sauté, ils ont creusé les cieux. Les êtres humains sont encore des êtres humains, comme ils l'étaient il y a de cela plusieurs, plusieurs siècles, c'est clair. C'est une avancée qui est relative par rapport à ce qu'avaient les êtres humains avant nous. Eh bien nous on a aujourd'hui la lumière et téléphone et telle chose et telle chose, mais ça ne veut pas dire que ici on a découvert les réponses à toutes choses. Donc on connaît la majorité des réponses de questions de cet univers. Si tel était le cas, au moins on peut que, prétendre que nous on est des personnes tellement informées, scientifiques et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on ne connaît pas dépasse de loin ce que nous connaissons. Mais le fait que les gens ne sont pas conscients de cette réalité, aujourd'hui il y a beaucoup d'êtres humains qui pensent être tellement informés de toutes choses, qu'ils ne veulent plus accepter la vérité en toute sa simplicité. Et ça, ça crée une illusion, « ghurour ». L'être humain, il vit dans le « leur », le « ghurour ». Vous comprenez Et ça, ça nuit à la simplicité de la foi. Tu es un docteur, tu as une maîtrise, tu es un expert, je ne sais pas quoi. Mais quand tu rentres dans ta salat, ici tu reviens, un être humain normal, croyant, serviteur d'Allah, qui sait que moi je suis ignorant et que ce que je connais pas est beaucoup plus que ce que je sais. Ya alamu wa antum la Allah il sait. Et vous, vous ne savez pas. Pour ça ils disent, certains disaient, as'aluka iman ajaz. -im certains demandaient à Allah Azza wa jalla de, de leur accorder iman, la foi, comme la foi des vieilles madames. Vous savez c'est quoi la foi des vieilles madames? La foi simple. Lui yakin en Allah Azza wa jalla. Rien compliqué. Une vieille madame va te dire, Allah c'est lui le rizak. J'ai peur de rien, comprenez Quelqu'un, parfois, il pense connaître et il sait beaucoup de choses, Ou même s'il connaît beaucoup de choses sur le Coran, et moi j'ai lu des livres, et ainsi de suite, mais lorsqu'il a une petite épreuve comme ça, il va douter, il va avoir peur. Comme une vieille madame qui a le iman, iman ul-aja'iz, va te dire, Allah, c'est ar-razaq, moi je crains rien, je sais que le risque, il va venir, il va venir. Cette semaine, il y avait un L'un de nos frères, en fait, si, si si vous étiez si vous étiez à l'événement dimanche dernier, dimanche dernier, le, levée de fonds, on avait fait petite euh, petit discours comme ça, 10-15 minutes, on avait parlé de sourate takathur al-Hākum al-Taqāthur waḥad tazurtum al, -ha al Allah On parle comment on est tellement occupé par takathur, l'argent, la dunya, avoir plus d'argent et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes et là qu'est-ce qu'il y a à la fin vous allez, savoir, vous allez le savoir et après ça ilma al-yaqin la certitude, remarquez ici comment dans cette petite surah le lien entre la mort et la tombe est la certitude ça, ça mène vers ça, ça c'est le chemin de la certitude tôt ou tard et ça c'est une vérité parce que la mort l'instant de la mort le contexte de la mort c'est quelque chose de simple et de compliqué qui bouscule tout ce que les, les êtres humains et toutes les choses que les êtres humains compliquent comprenez alors on a, fait, on a fait ce discours le, le lendemain matin il y avait un frère qui avait le cancer depuis longtemps depuis quelques, quelques, quelques mois au en fait un an et demi je pense quelque chose qui est mort le lundi dernier un frère dans l'un des messages et dans lequel je fais un salat habituellement donc là bien sûr Ça, ça ramène tout le contexte de l'yakine et ainsi de suite mais par les, par, parmi les choses qui se sont passées Subhanallah. le frère est mort le lundi matin tôt le matin alors les frères ils voulaient dans le masjid en tant que tel ils voulaient l'enterrer le plus tôt possible comme c'est dans la Sunna du prophète sachant que le frère il est malade depuis des mois il n'a pas de revenus, sa famille elle vit dans un contexte qui est difficile financièrement et tout ils ont dit on va essayer de lui amasser l'argent entre nous dans le masjid au moins pour payer ses frais funéraires C'est environ 3 000 dollars, j'en pense, c'est quelque chose. Alors les frères, tout de suite, ils ont commencé, l'un appelle l'autre, l'un appelle l'autre, a besoin de lui amasser l'argent, inchallah, dans quelques heures. Ils ont fait de leur mieux. Ça, c'est le frère qui me raconte directement. Frère, je le connais, je n'ai pas lu ça dans un livre ou quelque chose. C'est le frère, il m'a raconté ça le même soir. Ils ont amassé l'argent, sont entrés dans le bureau, l'administration du masjid, ont commencé à compter l'argent, cash. Tel frère, il a donné 100 dollars, tel cash. Comme je... Quand ils ont dit Hamdoulayah, un bon montant, il ne reste que 180 dollars à amasser. Pas beaucoup par rapport à 3000 dollars. Même pas deux minutes après, ils viennent, même pas deux minutes là, ils sont encore en train de parler dans le bureau. Quelqu'un cogne à la porte du masjid. C'est après d'or le masjid, il n'y a personne. Quelqu'un cogne. Oui, il dit Ah, c'est pour le frère qui est mort, je veux donner mon don, contribution, donne une enveloppe de Zakallah. Ils entrent dans le bureau, ils ouvrent 180 dollars. Tout avec un cadre d'Allah Azzawajal. Pas 190, normalement les gens quand ils font habituellement un retrait, c'est quoi 200 dollars, tu ne vas pas faire un retrait 180 dollars. Tu vas un retrait 140, 100, 100 ou bien 150, 200. Allah, pourquoi 180 Peut-être qu'il a pris 200, il avait besoin de 20 dollars pour les 100, je ne sais pas quoi. Mais Allah, il a écrit que c'est 180. Hissab, exact ce qu'on appelle le yakin, sans compliquer les choses. dis pas, 3000 dollars, d'où est-ce qu'on va ramener ça Le frère, il est mort, mais moi, j'ai d'autres choses à faire que de lui ramener 3000 dollars. Moi, je ne peux même pas avoir 3000 dollars à moi. comprenez Dis, bismillah, tu veux faire le bien Dis, bismillah, Allah, il va lui ouvrir les portes. Le bien, il va venir vers toi. Si tu, tu le veux, Allah, il va faire en sorte que le bien, il va venir vers toi. Si tu ne veux pas le, le bien, eh bien, tu ne vas pas le rencontrer, le bien. Allah, il va lui donner un autre chemin et tu vas toujours te plaindre que toi, bon, tu n'as pas, pas l'opportunité de faire le bien dans ta vie. C'est parce que tu as pris un autre chemin. Taille. Les mounais africains, entre autres, peuvent pas entendre bien. C'est quoi le Qur'an, il dit la vérité Pourquoi? Parce qu'il y a le waqr C'est quoi le waqr? Le waqr c'est une couche Qui va ici remplir l'oreille Comprenez, il y a quelqu'un qui a une couche Parce qu'une personne est malade Ou n'importe quelle chose Alors le plus que l'oreille Il y a cette couche qui à l'intérieur Le plus que tu dois lui crier Pour que la pers personne puisse, puisse entendre Et si c'est la couche encore une fois Des shubuhat confusion, ambiguïté, et des chebouhats, les chahawats, les tentations et le haram, et ainsi de suite, ça, ça, enveloppe le cœur et ça, ferme les oreilles. Alors, le il entend une du Coran, monafiq, ça, ne fait rien. Il voit des signes d'Allah, ça ne fait rien. Le cœur ne peut pas accepter la vérité qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Sommun bukmun umyun fahum la, fahum la yardi'oun » وَأَلْسِنَتُهُمْ بِهَا خَرَسٌ عَنِ الْحَقِّ فَهُمْ بِهِ لَا يَنْتِقُونَ Attention, ça aussi c'est parmi les traits des munafiqin qu'Allah nous en préserve parce que ça c'est très présent aussi pour qu'on fasse attention Munafiq c'est pas le problème seulement avec le input le problème avec le output lisanuhu, sa langue c'est comme quelqu'un qui est muet il dit pas la vérité le munafiq Vous comprenez parce que Allah il dit سَمُونَ بُكْمُونَ عَمْيَا pas entendre Il ne peut pas voir, et ne peut pas aussi parler. Le munafiq, alhamoukallah. Donc, lorsque le cœur aussi a un problème de nifak, le munafiq, ne dit pas la vérité. Parce que le munafiq, le sens du c'est quoi C'est quoi l'essence du qui Vous nous le rappeler À son essence Nifak, c'est dans quelle catégorie Quelqu'un ne connaît pas nifak, l'hypocrisie, mais connaît les, choses, les bonnes choses et les mauvaises choses dans la vie. Nifer, c'est du quoi Shirk, c'est aussi du hmm? coffre et c'est aussi du mensonge, kadim tu as quelque chose à l'intérieur, tu montres autre chose, alors le munafiq il a tellement l'habitude de dire des mensonges qu'il ne peut pas dire la vérité vous comprenez, à la langue quelqu'un qui dit toujours des mensonges, sa vie c'est un mensonge il va trouver ça difficile de dire là, les paroles de vérité, même si c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont des signes avikligen om de går konträr till manifekter, de känner sig av med det. Det står i Quranen, i Sura. Kämpa för dem, Allah är riyat. ostentation, att manifekter. När de gör de goda arbeten, det är ostentation, så att andra ser det. Eller genom opportunistik, för att de har en intresse att tjäna bihi min rahman fa aṣbha al-ikhlasu alayhim nizalikha La paresse, sont paresseux les munafiqines, pas paresseux de nature, non, paresseux envers les bonnes œuvres. L'un des pieux ancêtres, il a dit quelque chose de très intéressant. Et subhanallah, c'est tellement vrai et c'est incroyable comment est-ce que c'est vrai. La, la nature en tant que telle de l'exemple, subhanallah, c'est percutant. Parce que c'est normalement, quel être humain accepterait cela Mais dans les faits, tu vas voir que c'est vrai. Il a dit l'un des plus ancêtres qu'il dit le حمل الحجاره اثقل على المنافق من تلاوه القران Il dit pour le منافق c'est plus léger d'aller porter des roches que d'aller réciter le Coran Ça veut dire le منافق passer 10 minutes à réciter le Coran c'est tellement dur pour lui qu'il préfère qu'on lui dise va porter des roches à l'extérieur il va aller le faire Comprenez Ça c'est percutant comme exemple encore une fois qui nous parle si c'est pas la paresse de il, il est tellement fatigué qu'il est paresseux de nature. Non. Il déteste. Il n'aime pas le haq. Il n'aime pas la vérité. Son cœur ne démarre plus, ne se dirige plus vers la vérité. C'est pour ça parmi les meilleures choses qui enlèvent l'unifarque du cœur c'est de réciter beaucoup le Coran entre la personne et entre Allah Azzawajal et de s'assurer de toujours avoir sa part quotidienne de récitation de Al-Qur'an. s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, wa s, s, s, s, s, s, s, s, s, nasa Wa s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, salat s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, s, Un autre trait s, munafiqin La s, s, s, al s, Les munafiqin veulent toujours être au milieu. Qu'est-ce qu'on veut dire au milieu Pas le milieu euh, du chemin, non. Dans n'importe quel différent, ils veulent pas être avec la vérité. Ni aussi être clairement avec le faux. Muzabzabina bayna dhalik. La ila oula wa la ilaha C'est les fameux aujourd'hui musulmans qui sont musulmans, mais qui ne sont pas avec les musulmans. C'est l'autre voie des musulmans. Vous comprenez C'est les musulmans qui aiment ça, prendre le micro et parler dans les médias et ainsi de suite pour dire « Moi, je suis musulman. Par contre, moi, je ne suis pas avec les musulmans. Moi, je blâme les musulmans pour ça. » Vous comprenez Il veut, tout, veut, veut blâmer les musulmans pour tout. Donc, il est musulman, mais il n'est pas avec les musulmans. Mais est-ce qu'il est avec les autres Non, il n'est pas avec les autres. « Moudabdabina bayna »« Dharik » Parce qu'il veut gagner tout. « In il dit on veut juste réconcilier entre tout le monde mais comment ça tu réconcilies avec tu réconcilies quand il y a un, un conflit entre frères un conflit de mauvaise communication entre deux personnes tu vas réconcilier mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le tort et quelqu'un qui est une victime est-ce que tu peux réconcilier entre les deux est-ce que c'est ça le rôle quelqu'un t'a fait du mal imagine quelqu'un t'a fait du mal Un mal sérieux. Quelqu'un t'a pris ton argent, un grand montant d'argent. Et toi, tu reviens, tu viens pour réclamer ton droit, demander aux gens de t'aider. Il m'a pris. Regardez ce qu'il m'a fait ainsi de suite. Et quelqu'un va te dire moi, je suis quelqu'un de très gentil, je vais réconcilier entre les deux. Oh là là, ton cœur, ça va brûler contre cette deuxième personne. La priorité, l'obligation du moment, c'est quoi C'est de faire justice. Restituer les droits à chacun, pas de réconcilier. On réconcilie quand il y a une mauvaise communication. Parfois, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna shaytana yanzaru baynahum ». Vous comprenez comme ça arrive beaucoup dans les couples. Parfois, Shaitan, shaytan, il rentre et qu'entre l'époux et l'époux, il n'y a pas un problème sérieux, mais c'est Shaitan shaytan qui fait en sorte que les mots soient mal compris, les positions soient mal interprétées, ainsi de suite. Là, on va réconcilier. « Yurida islahan yuafiqillahu bay, baynahumma ». Mais si quelqu'un est dans le tort clair, qui fait du mal à une autre personne et l'autre c'est la victime, va pas lui dire que j'essaie de réconcilier. Donc ici, lorsqu'il y a « Hak wa batil », vérité et le faux, il faut connaître c'est quoi la vérité et la défendre. Pas toujours rester neutre et dire « moi je suis ni ici, ni ici. » Taïm. « Yatarabbasuna dawa'ira bi ahli sunnati wal quor'an, fa'inkana lahum fathum minallahi qalu alamnakum ma'akum wa aqsamu ala thalika billahi jahda » Aïmanihim. Il y en a un autre trait de monafiqin qu'on trouve beaucoup dans le Qur'an, c'est que les monafiqin, ils attendent toujours qu'est-ce qu'il va arriver aux croyants. S'il arrive du bien aux croyants, si les croyants ont de bonnes choses qui leur arrivent, la victoire, il y a l'argent qui arrive, ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont dire on est, avec <rire> on est avec vous, on est des frères, allez on se partage la tarte, n'est-ce pas Et si les croyants sont dans le trouble, sont vaincus et ainsi de suite, là ils vont sauter dans notre bateau et dire « On est vos frères en passant, hein on n'est pas avec les autres et tout, non, on n'a rien à voir avec eux, on se distancie de eux et ainsi de suite. » Ça, ça arrive, je vous donne un exemple, sans dire que c'est du majeur, okay, on n'est pas en train de dire que c'est du majeur, mais c'est un comportement de mounaf qui arrive qui arrive parfois, dans, parfois dans certains organisations, dans certains ou bien je vais commencer ça avec une question. Dans les Masajid, dans les Masajid, est-ce qu'il y a parfois des différences, la politique, des problèmes, des divergences que les gens appellent la fitna, des disputes, est-ce que ça arrive? Oui. Quand est-ce que ça arrive ça souvent? Qui pourrait nous dire? Il y a un point déclencheur. la fitna, les problèmes, les divergences, vous allez les trouver dans une catégorie de masjid. Quelqu'un, ok, ça peut arriver, mais on parle ici d'une fitna plus profonde. Question d'argent. Lorsque la plupart des fitna, vous allez les trouver dans les grands masjid. Là où il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de contrôle et ainsi de suite. Lorsqu'il y a un projet d'achat et qu'on commence à parler des millions et ainsi de suite, là, il y a des gens qui quand, commencent à voir leurs yeux qui commencent à tourner. Donc, quelqu'un qui travaille dans la construction qui voit ça comme un grand projet, l'autre qui est un agent immobilier qui voit ça comme une belle opportunité, l'autre qui travaille dans une banque et ainsi de suite, et l'autre qui veut juste l'argent et l'autre, comprenez, masjid endetté qui n'a pas de quoi payer son loyer et ainsi de suite, c'est rare que vous ayez trouvé une FITNA qui arrive. Pourquoi? Parce que là c'est liability, not an asset, c'est un problème sur ton dos. Vous comprenez Alors là ils disent, ah, moi j'ai pas de temps à, à inshallah, a'anakoum allah, nad'ou lakoum inshallah, bul khair, kadam, moi j'ai pas de temps. Vraiment là, je sais que ce que vous êtes en train de faire, c'est apprécier, mais j'ai pas de temps. Mais lorsque les choses marchent, elles fonctionnent très bien, c'est le succès et tout, mais là il y a des positions à remplir, là tout le monde vient. Pourquoi Encore une fois c'est l'opportunisme c'est la mauvaise intention Encore une fois je ne suis pas en train de dire que ça c'est monafiq nécessairement nifaq majeur mais c'est des traits de nifaq ne serait-ce que mineur et comportemental et riyadan billahi azza wa jal طيب ان autre chose يعجب السامع قول احدهم لحلاوته ولينه ويشهد الله على ما في قلبه من كذب من كذبه ومينه فتراه عند الحق نائما وفي الباطل على الاقدام Quand il y a la vérité, sur le chemin de la vérité, il dort. Des choses du bien, il dort le munafiq. Des choses du mal, batin problème, kada, Il court, il est actif, proactif encore. Et le mounafir il sait bien parler. Halawati Pourquoi est-ce que le mounafir il sait parler, selon vous Est-ce que ça veut dire que celui qui sait parler, c'est un mounafir ou bien que le croyant ne devrait pas savoir comment bien parler Vas-y. Très bien, donc, écoutez bien ça, c'est très important ça. Le Munafer, lors des moments d'opportunité, il sait bien choisir les mots. Il sait parler de façon très diplomatique. Est-ce que le croyant ne sait pas parler de façon diplomatique Peut-être qu'il le sait. Par contre, vous savez tous, la fameuse règle qui dit, et c'est une règle qui est vraie jusqu'à une certaine limite, qui dit que la vérité est amère. C'est pas la vérité, parfois elle est amère. Parfois la, la, la vérité, elle fait du mal, parfois. mais c'est parfois la vérité à dire. Alors le croyant, il essaye d'avoir le chikmah, bien sûr, d'être sage, mais pas au niveau d'être un hypocrite. Donc le croyant, après une certaine limite, la vérité, il doit la dire. Même si c'est avec sagesse, mais il doit dire les choses comme elles le sont. Il ne peut pas mentir. Le munafiq, son but, ce n'est pas de dire la vérité. Ce n'est pas de clarifier la vérité. Son but, encore une fois, c'est de concrétiser ses objectifs et les intérêts pour lesquels il est présent. De ce fait, c'est un expert en diplomatie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 Quelle est la, la meilleure chose qui nous aide à juger les gens Quand une fois, je ne veux pas entrer pour la énième fois de « je ne juge pas les gens » et tout. Non, tu juges les gens et tu es en train de juger les gens à chaque instant de ta vie. Okay? Alors, lorsque quelqu'un veut faire commerce avec toi, lorsque quelqu'un veut louer ta maison, lorsque tu veux louer une maison chez quelqu'un propriétaire, tu vas le juger, tu vas... Tu vas Pour ça, on dit toujours « first impression ». Lorsque tu vas dans une entrevue, lorsque tu te présentes chez un employeur, lui aussi de son côté, chacun est en train de juger. On va te regarder comment tu es habillé, comment tu parles et ainsi de suite. Alors, quelle est la meilleure chose, la chose la plus fiable On ne peut jamais avoir quelque chose à 100% fiable parce que ce qui est à 100% fiable, c'est ce qui est dans le cœur. Ça, c'est Allah Azza wa qui le sait. Mais c'est quoi la chose qui se rapproche le plus de la réalité Oui C'est les actions. Et non pas les paroles. Les paroles, elles sont faciles. C'est les actions qui sont plus profondes. Même si, même les actions en tant que telles ne sont jamais à 100% fiables. C'est pour ça que Allah Azza wa le jugement dernier, c'est pour Allah Azza wa le vrai jugement. Vous comprenez Mais le jugement dont nous on a besoin pour prendre position, comment gérer une relation avec une autre partie, une autre personne, et ainsi de suite. Soit on juge avec les actions, ou on juge avec les paroles. La majorité des personnes sont naïves, vont juger avec les paroles. C'est pour ça que, pour revenir au début de la halaqa, la majorité des personnes, non, averties vont tomber dans le piège des vendeurs frauduleux et ainsi de suite. Vous comprenez, c'est un vendeur, il, a, il est bien habillé, il sait, de, il sait comment parler, ainsi de suite. Il, il m'a dit, par exemple, téléphone ou autre chose, il m'a donné le meilleur forfait de la semaine, je ne sais pas quoi. Après ça, il va trouver, ah, il m'a menti, il va commencer à faire dua contre lui et tout. C'est jugé par les paroles. Le vrai jugement, plus précis, jugé par les actions. Parce que les actions, il y a déjà un filtre ici, parce que les actions en général, elles requièrent des sacrifices. Oui. Oui. Ça, on peut voir la personne qui quand vient son cœur. Très bonne question. Un frère ici nous dit si on parle plus précisément du contexte de la religion, celui qui nous parle de la religion. Il dit déjà, quand il parle, il parle, on ressent qu'il parle de son cœur. La présence nous parle d'Allah Azzaudel et ainsi de suite. Qu'est ce qui t'a mené à dire qu'il parle de son cœur? Leur le ressentiment. Le ressentiment, chez qui. Mais comment tu peux le ressentir Ah, en interprétant les émotions de la personne, c'est là où the, the, the tricky. part. Ressentir, c'est difficile. Écoute, mon frère, crois-moi et c'est vrai, et tu vas le voir dans la vie. Il y a des gens, soit que c'est dans leur nature, soit ils ont appris cela. Il y a même certaines régions du monde, je ne vais pas le citer parce qu'il y a des gens qui vont être en colère, mais qui sont des experts dans ce genre de choses. Il y a des gens, et puis avec un bouton comme ça, ils vont commencer à pleurer. Ils vont avoir des larmes, ok c'est quelqu'un, ça peut être un pur mounafir, pur munafiq il ne croit pas en Allah Azzaud il peut commencer à te lire un verset dans le Coran, il va commencer à pleurer pleurer, pleurer. tu vas dire waouh il mène que cette personne elle-là, comprenez Il y a des gens qui sont des experts en ça ça ne veut rien dire, si tu me dis que cette personne-là, je prends de elle la science j'ai entendu ainsi de suite, et ça a un effet sur moi Ça booste mon iman, je sens que c'est profond. Les paroles sont bien mises à la bonne place. Elle sait comment parler d'Allah Azzawajal et ainsi de suite. C'est moi, je sens que je me rapproche d'Allah Azzawajal. Quand je sors de là, mon iman, il est monté dans le ciel. Je crains Allah Azzawajal. J'aime Allah Azzawajal, j'aime le prophète. Oui, ça c'est un bon signe en général. Parce que les Sahaba ils ont dit... Dans le hadith très connu, il a dit au prophète que quand on est chez toi, dans ton assemblée, tu nous parles du paradis de l'enfer, c'est comme si on les voit avec les yeux. Si tel est le cas, oui, ça c'est un bon signe. Mais ne prends pas comme repère les émotions de l'autre. Ah, il a l'air d'être tellement émotionnel, ah, il a parlé. C'est ça Exactement. Bon, qui prend le savoir toujours, toujours vérifier que le savoir aussi est authentique. Même si la personne est sincère, parfois elle peut être sincère et ne pas avoir de connaissances. Mais au moins, vérifier qu'elle est sincère. Par contre, comme on a dit, pour prétendre que quelqu'un est sincère ou bien on pense qu'il soit sincère, ne pas se limiter à l'autre personne. Vous comprenez comment on dit Ta'afara ou ses émotions. Il y a des gens, c'est tout simplement des, des experts. C'est des acteurs. Vous comprenez C'est des acteurs. C'est arrivé là. Oui tout à c'était actions peuvent être évoquées. tout à fait elles être de manière à voir. tout à fait tout à fait, en fait tout à fait tout à fait comme on a dit même les actions elles peuvent mentir mais c'est beaucoup plus difficile de mentir avec les actions que mentir avec les Parole, Parce que les actions demandent un... quoi Un effort. Et surtout, pas n'importe quelle action ici. Si on ne parle pas d'une seule action. Vous comprenez On parle soit d'une seule action qui est vraiment là, sérieuse, c'est une action que, là, ça c'est une action que, qui peut faire ça Ou, c'est la constance dans les actions. Ou les actions après vérification dans différents contextes, comme craindre Allah, dans les temps normaux, ce n'est pas comme craindre Allah, dans dans la pauvreté et dans la maladie et lors du voyage et ainsi de suite, ça, ça démontre beaucoup de... Vous comprenez euh, Je connais tel frère, il est... Il est fiable. C'est un frère honnête. Comment est-ce que je suis arrivé à une telle... Con, con, conclusion Parce qu'il me, me parle toujours de l'importance de l'honnêteté en islam et qu'il y a des gens malhonnêtes. Ça ne veut dire rien pour moi. Par contre, quelqu'un va me dire... Moi, je lui ai prêté 10 000 dollars, ça fait 3 ans. Et il était vraiment dans la difficulté. Il m'a promis qu'il allait me les remettre après un an. j'ai fait l'erreur, et c'est une erreur, de ne pas avoir écrit une entente avec lui. Et j'avais pas de témoin, même si le Coran me le dit de le faire. Mais j'ai fait cette erreur. Mais tu sais quoi, après un an, il m'a remis l'argent. Il n'y avait pas, pas de témoin. Mais il est revenu, il m'a donné mon 10 000 dollars. Est-ce que ça, c'est une expérience qui te prouve que cette personne elle est honnête ou non Oui, pas tout le monde qui va le faire, comprenez Donc, il y a un grand degré d'honnêteté, Alhamdulillah. J'ai expérimenté la personne. Tu as voyagé avec quelqu'un, tu l'as vu lors des moments difficiles, il est patient, il est endurant, il partage avec les autres, comprenez Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, ah, c'est important on le partage, on est tous des frères, en Allah. » ah, les frères, il est machin, Allah, il les connaît, c'est quoi la fraternité en islam Ça ne veut rien dire. La constance dans les œuvres. Qu'est-ce que le prophète, a dit, il a dit Que si vous voyez quelqu'un être présent, salatul jama'a, prière de jama'a, pendant 40 jours, alors témoignez-lui de, de l'Iman. Pourquoi 40 jours Non, est-ce que c'était est chaque prière ou Isha ou Fajr qui pourrait nous rappeler le hadith Je ne me rappelle plus. En tout cas, soit chaque prière ou Isha ou fajr. Ok, je vais vérifier le hadith et je ramène Inchallah si la semaine prochaine. Oui. Bara'atoum minan <mincir> nifaq. Non, exactement. <Knowledge> Bara'atoum minan nifaq, c'est une, ça veut dire, c'est comme une, une passe là, que tu, tu n'es pas un hypocrite. Vous comprenez Certification. .隆. Pourquoi 40 jours Parce qu'un munafiq pourrait venir une journée pour salat al-jama'ah, une seule journée. Ce n'est pas suffisant, vous comprenez Mais la constance, en général, ça démontre hein, quelque chose qui est, qui est à l'intérieur, qui est ancré dans le cœur, tout en ayant ce petit 1% qu'il y a toujours quelque chose dans le cœur, peut-être que seul Allah azza wa il connaît. Vous comprenez C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire à quelqu'un C'est un vrai mu'min, c'est un vrai croyant sincère. C'est Allah Azza wa Jal qui le sait. Par contre, on a besoin de repères pour pouvoir décider dans notre vie, prendre certaines décisions de façon avertie. Et là, notre repère doit être principalement les actions et puis les paroles. Les politiciens, les politiciens sortant du cadre de l'islam, par exemple en Occident aujourd'hui. Les politiciens, est-ce qu'ils tiennent leurs promesses Hmm? est-ce qu'ils sont quand même élus oui est-ce que les gens continuent à se faire avoir à chaque 4 ans ou à chaque 5 ans oui tout le monde le connaît. et les, toujours les jeunes là parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ils disent ah de nos jours les politiciens c'est pas de nos jours c'est depuis toujours pourquoi parce que le système est fondé sur la fameuse campagne électorale c'est quoi la campagne électorale c'est des paroles On veut pas des paroles, on ne veut tes actions. Qu'est-ce que toi, tu as fait Tu et qui avant cela Mais ça, ce n'est pas présent dans le système qui est, qui est très répandu aujourd'hui, le système électoral et ainsi de suite. Il est basé sur « fait ta campagne, tu parles bien, tu sais comment bien promettre, les gens vont décider. » Vous comprenez Dans l'islam, alors les gens ils pensent « Islam, il y a la dictature. » Il tu a pas de dictature en islam Il y a « Shura ».« Shura » c'est qui C'est des gens qui s'appellent les personnes qui sont respectables, mais ici c'est une uh, attention en fait pas ici c'est pas, pas du da, da, darwinisme qu'on est en train de vous présenter mais c'est une c'est un développement naturel de ces personnes Qui sont ces gens-là de al-Halli wa al-Aqd Les ulama, ils disent ils se développent naturellement au sein de la société. Ils gagnent le respect au sein de la société, de la communauté des croyants, graduellement de par quoi De par leur position. Dans certaines situations, quelqu'un prend position, il se distingue. Les gens, ils savent que Hadassadiq, C'est lui qui a mené lors de cette situation alors que c'était un danger pour lui, alors qu'il n'avait rien à gagner, alors que, alors que, alors que. Vous comprenez Alors, dans la vie de tous les jours, ça se remarque. C'est comme ça que tu connais les vrais croyances. Si tu as de l'expérience, ainsi de suite, tu veux connaître ce qui les vrais frères ou pour les sœurs, ce qui les vraies sœurs qui devraient être des personnes rapprochées dans ta vie auxquelles faire confiance. Eh bien, vérifie ici là, ici et là, tu vas connaître les gens et là, tu vas voir qu'il y a des personnes qui prennent des positions dans leur vie dans lesquelles ils n'ont rien à gagner et beaucoup à perdre. Vous comprenez Et c'est ce genre de personnes qui sont incha'Allah des personnes qui sont dignes de confiance et des personnes qui sont sincères. Dernier point incha'Allah on va garder le reste pour la prochaine fois. <coughs> اوامرهم التي ياتمرون بها او يامرون بها اتباعهم متضمنه لفساد البلاد والعباد ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش وفي المعاش والمعاد كتبت بيانس لوسي c'est notre signe pour faire attention même nous-mêmes avant les autres avant de penser aux autres munafiquin de faire, faire attention Allah azza wajalla il nous mentionne beaucoup les munafiquin dans le Coran comme étant des personnes qui de la corruption fasad fil ard Il faut se questionner parfois. Mon action, qu'est-ce que je vais faire avec ça Quels vont être les résultats Est-ce que moi je suis ici pour détruire Ou je suis ici pour faire les bonnes œuvres وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ al الْمُفْسِدِينَ Comme Allah azzawadu dit. On revient à la même chose dans le masjid, les masjids et tout. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent parler du masjid, lorsqu'ils veulent parler telle activité, telle... Même parfois une action pour le bien, quelqu'un veut faire une initiative pour aider les orphelins. Alors quelqu'un ici va venir au milieu, va te couper le chemin. Hmm, pour aider les orphelins. Mais toi, tu es qui Qui nous garantit que c'est de vrais orphelins Et commence à faire quoi Les doutes et la fitna pour que toutes les personnes qui veulent contribuer maintenant, leur confiance en toi, elle va être réduite. Et à la fin, il te dit, non, non, moi, je veux juste les wadjillahs, pour que les gens s'assurent. Les gens s'assurent pour les Une fois si tu vas t'assurer, toi, du bien-fondé. Toi, tu vas aider comment Ah, moi, je ne vais pas aider, moi, je n'ai pas d'argent, mais juste pour les autres. Ça, c'est mouf, c'est pas un moussleh, vous comprenez C'est quelqu'un qui est ici pour détruire. Alors, détruire, ça fait partie de « amal d'ul-munafiqin »« Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi inna ma nahnu » مصلحون ارى انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون quelqu'un sincère alors il nous dis écoutez bien ça et un d'eux le trouvez parmi la communauté des gens de la foi dans la prière et le rappel et l'ascétisme et l'effort alors que l'un d'eux il va paraître en apparence que c'est quelqu'un on le voit parmi nous il fait la prière et l'effort beaucoup de rappel ainsi de suite fais beaucoup de rappel de salat, mais quand il arrive, les choses, de action, des actions de tous les jours toi tu es toujours ici pour Être un problème, vous comprenez Alors que le croyant, toujours, le croyant l'aide de nous, il se demande toujours, moi dans la vie, je suis dans quelle catégorie Je suis dans la catégorie de ceux qui font avancer le khair, ma'ruf, ou bien je suis dans la catégorie des gens qui sont toujours un obstacle, un problème à régler. Vous comprenez Ça, c'est un problème si la personne, elle est dans cette deuxième situation. Hmm. Taïb. On va, Inch'Allah, je pense... Quelle okay, heure Est-ce qu'on a notre autre cinq minutes ou... Oh, ok, on va juste finir avec les questions, on va laisser le reste pour la semaine prochaine. Genre, trois dollars. Très, très bonne question. Taille. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es un mu'min, ok? On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es un mu'min. Un croyant, ça on ne peut le dire à personne, sauf aux personnes qu'on connaît que c'est des croyants, comme les prophètes, les gens qui sont dans le Coran, les grands compagnons du prophète, ça ils sont des, dans la catégorie de al-mu'minin, ça c'est indiscutable. Pour les autres personnes, on dit muslim, on ne dit pas mu'min, muslim, c'est un muslim, musulman. Le contraire, ce qu'on peut dire à quelqu'un « tu es munafiq » La réponse, non. Bon, s'il le dit lui-même, c'est autre chose. Mais l'idée de le c'est quoi L'idée de le c'est que son coffre, il est, il est caché. Comprenez Donc, on ne peut pas le juger sur quelque chose qui est caché. Est-ce qu'on ne peut pas de ce fait connaître les munafiq Oui, on peut les connaître. Parce que Azza wa il nous a donné des indications. Mais il y a ici une différence entre les indications et entre les preuves. Vous comprenez Dans la religion d'Allah Azza wa il y a les indications et il y a les preuves. Preuve, c'est les adillah. Si j'ai une preuve évidente, je peux la démontrer. Preuve évidente, j'ai des témoins, plusieurs témoins quelque chose. Mais attends, okay, on va, va, va juste donner un exemple. Donnez un exemple. Allah Azza wa il dit Les munafiqin, lorsqu'ils rencontrent les mu'minins, ils ont aidé mu'minins Quand ils sont tout seuls avec leur shaytan, ils disent quoi Alors il y a deux assemblées, deux contextes Imaginons, ça peut arriver ça arrive à certains politiciens ça peut peut-être arriver à munafiq rarement, mais on va donner ça comme un exemple théorique il est en train de dire moi je crois en Allah et je suis musulman avec vous et un autre jour il se trouve à être avec quoi des ennemis de l'islam et il est avec eux et là il est en train de faire sortir tout ce qui est dans, le, dans son cœur je suis en train de leur mentir et tout mais qu'est-ce qu'il a fait il a oublié d'éteindre le microphone et là, les gens dans l'autre salle ils sont en train de tout entendre donc la preuve elle est sortie C'est clair, ce qui est dans le cœur, la preuve, elle est évidente, elle est là, elle est claire. Ça, c'est une preuve. Mais ça, ça arrive rarement. Alors, nous, on fait, on juge selon quoi On va juger selon ce qu'on appelle al-qara'in, les indications. Les indications qui sont fortes, pas, qui sont fortes, pas, pas, pas les choubha'in. Comme les indications qu'on a mentionnées ici. Donc, Allah a on mentionne plusieurs signes de munafiq, mounafiq. Il ne va pas rejeter le Coran, mais il se sent inconfortable dès que tu dis un verset. Ça l'énerve. Si tu as un conflit avec lui ou un différent, tu vas lui dire, mais Allah Azza wa dit, il s'énerve là. Oui, mais je sais, je connais moi le Qur'an. Il s'énerve. prophète Ali Sass, eh, mais c'est un hadith, euh, on ne on sait, on sait, on sait pas, les hadiths là, on ne sait pas. On n'est pas, pas d'accord. Ça, c'est ton interprétation. Il veut toujours s'évader. Et ce qu'on a mentionné tout à l'heure, toujours être neutre, toujours être Absent lors des situations difficiles quand on a besoin de lui et être présent lors des situations faciles quand c'est le temps de prendre et partager la tarte. Alors ça, c'est des indications de Moulin inférieur. La différence entre les deux cas, c'est que s'il y avait une preuve, tu vas faire sortir la preuve. S'il y a des indications et pas de preuve, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu gardes ça comme ta conclusion dans ton cœur. C'est clair Tu ne faut pas commencer à dire « Attention, c'est un munafiq, attention, c'est un munafiq, attention, c'est un affaire. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas lui dire aussi dans sa face « Tu es un munafiq. » Pourquoi tu te traites de affaire. Mais dans ton cœur, « Ghalaba al-adhan tu es quasi certain que ça c'est un affaire, et tu es sûr que tu te gardes. »« Humul adou Comme Allah Azza wa il dit. Donc, si moi je sais que quelqu'un est un affaire, est-ce que je vais laisser mon meilleur ami Lui proposer sa sœur pour le mariage Non. Est-ce que je vais laisser devenir directeur du masjid Non. Est-ce que je vais dire aux gens c'est un munafiq Non, je ne peux pas dire ça c'est un munafiq, mais je vais essayer de chercher une façon de les convaincre que ce n'est pas la bonne personne. C'est clair, mais je ne peux pas dire c'est un munafiq. Mais dans mon cœur, peut-être que je le sais, parce qu'Allah azzawajal bassara kabihi. Tu as donné la clairvoyance, tu as su que ça c'est un Oui mon frère, après ça, oui. Tout à fait, non, tout à fait mon frère. Tout à fait. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Croyant toujours et commence à on va le voir semaine prochaine inchallah comment que les sahaba, ils avaient peur d'être des munafiquins, mais pas des munafiquins de la classe majeure. Vous avez peur d'être munafiqin parce que si quelqu'un a peur d'un munafiq de la classe majeure, ça veut dire quoi Tu ne sais pas si tu crois en Allah, toi Tu ne sais pas si tu es musulman ou non Il faut le savoir. On ne peut pas imaginer que quelqu'un ne sait pas si c'est un munafiq majeur ou non. Mais les sahabas, ils avaient peur d'unifarq mineur qui est aussi dangereux parce que ça mène vers l'unifarq majeur à la langue. Vous comprenez ça, ça fait en sorte que la personne devient ostentatoire. Mais ça n'évite pas, ça ne devrait pas faire en sorte que cette, <coughs> ce, cette concentration que j'ai sur moi-même Je priorise moi-même, que je vais devenir tellement naïf et j'ignore mon environnement que je laisse des munafiqin passer à travers, à droite et à gauche et dire euh, « Il faudrait que je me concentre sur moi-même. » Vous comprenez Il y a une priorité, mais c'est les deux qui comptent. Se juger soi-même avant tout, mais aussi faire attention. Parce que c'est Allah qui le dit. Parce que l'effet du munafiqin, comme on le dit, Il est grave si ça ne va pas m'affecter moi, ça va affecter la prochaine génération, mes enfants, leurs petits-enfants un jour on va me dire, ah c'est parce que nos ancêtres ont laissé des personnes comme ça vous comprenez, lisez l'histoire, l'histoire de l'islam vous avez trouvé que tous les grands coups qui ont été portés à la Ummah aux musulmans, c'est parce qu'on a laissé des mounafirines, on les a ouvert la porte par naïveté on les a laissés accéder vers des positions d'influence et ainsi de suite Na. d'autres questions Oui. De, de de notre mieux, on peut pas on peut pas tout connaître. Très très bonne question. Excellente question. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure et on le répète. Dire que quelqu'un est un mounafir, ce n'est pas quelque chose qui est à la légère. Okay Tant que tu as des doutes, tu ne vas pas dire que quelqu'un est un mounafir. Ce n'est pas à cause d'une action qu qu'on juge un mounafir. Ce n'est pas à cause d'une erreur. quelqu'un. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des péchés. Mais il y a des choses et d'autres choses. Moi, je connais quelqu'un. Si moi, je connais quelqu'un, ou toi, tu connais quelqu'un. Deux, à chaque fois que tu as un débat avec lui, il y a, il y a des musulmans comme ça. Parce que le c'est un musulman en apparence. Il y a des musulmans que tu as un débat avec lui sur n'importe quel, tu es en train de discuter, discussion normale entre adultes, la personne, euh, personne normalement avertie, adulte, intelligente normalement, tu peux discuter, pourquoi est-ce que c'est un mal Tu vas commencer par les telles choses, telles choses, dès que tu peux, tu vas commencer à dire, euh, mais tu sais, Allah Azza wa nous a parlé de ça dans le Coran, euh, ah, ok. la, la discussion... Dès que ça vire vers le Coran Ou le prophète Ou l'islam il a dit islam il A dit, à peine 2-3 minutes dans la discussion Écoute moi j'aime pas beaucoup les discussions sur la religion La religion on devrait la laisser de côté C'est sacré la religion okay. Quelques temps après Il y a des musulmans qui parlent comme ça Quelques temps après la même chose Oh non non non moi regarde Moi chez moi on a fait une règle dans la maison On parle pas de religion ok? Parce que la religion ça porte la différence Muslime et tu parles pas de religion je comprends pas T'es un athée alors, tu veux pas parler de religion. Comment ça, tu parles pas de religion. Même si t'es pas d'accord, mais écoute, dis-moi, je sais pas, dis, je vais vérifier, dis, en, prochaine fois on va ramener une personne de science pour pour nous clarifier plus. Dis pas, on parle pas de la religion. Alors celui qui n'aime pas toujours c'est pas une fois, c'est pas quelqu'un une fois il a dit ah ce verset c'est ton interprétation, je sais pas, peut-être, il ignore, pas de problème. Mais quelqu'un toujours comme ça, toujours comme ça. Il y a un, un sérieux problème ici, quelque chose qui cloche, vous comprenez? Donc Munafiq c'est pas une chose. Un autre point tu m'as rappelé ici, faire attention ici, faire attention, parce que aussi il y a des gens qui exagèrent et ça c'est très dangereux. Le prophète Salamah dit celui qui dit à son frère yamunafiq, si c'est vrai que c'est un munafiq ou sinon ça revient vers toi. Même chose pour le kuffar. Donc là il y a des gens ils disent ah non le prophète Salamah me c'est un équilibre ici. Il a pas dit si tu dis à quelqu'un munafiq ça revient vers toi. Non si ce que tu dis c'est vrai c'est vrai. Mais si c'est faux, tu as accusé quelqu'un à tort, ça revient vers toi, parce que c'est un croyant sincère, tu l'as causé de mounafir. La majorité des personnes aujourd'hui qui traitent autrui de ce c'est pas parce qu'ils se trompent, non, c'est parce que c'est une mauvaise intention dès le début. Ne traite pas quelqu'un de mounafir à cause d'indifférent de la dunya, vous comprenez Dis pas quelqu'un mounafir parce qu'il t'a menti. Tu dis mounafir qui a mounafir, hada mounafir. Non, mounafir c'est quelque chose qui est relié à la religion d'Allah, sans lien à la religion d'Allah ou sans lien à la communauté des croyants en général pas X, Y, Z de personnes vous comprenez Quelqu'un n'aime pas est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas l'islam Quelqu'un n'aime pas Imam Shafiri est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas l'islam Il aime tous les savants de l'islam il a dit Imam Shafiri je ne l'aime pas enfin, on dit, ça veut dire tu es ignorante, tu ne connais pas vraiment imam est-ce qu'on va dire que c'est un munafir Non, ce que Imam Shafi, c'est pas un prophète, c'est clair. On va dire, tu ne connais pas la valeur d'imam Shafiri, tu l'ignores, tu manques d'éducation, tu as besoin d'être informé, mais on ne peut pas dire que c'est un munafir. Il y a des gens, quelqu'un qui dit, ah, moi je ne veux pas travailler dans votre masjid, je ne vous aide pas, je ne fais pas confiance à votre administration. En fait, un Pourquoi un Peut-être qu'il n'est pas convaincu vraiment il veut travailler avec un autre maître. Peut-être qu'il y a une question, un problème, un conflit personnel avec quelqu'un depuis longtemps. Bon, ça intervient ici un peu de hawa, un peu de maladie du cœur, mais pas au niveau que ça devient mounafiq, c'est clair. Mounafiq, quelqu'un qui a un problème avec la religion d'Allah Azzawajal, ou bien avec la communauté des croyants en général. Il ne veut pas le bien pour les croyants. Ce pas il ne veut pas le bien pour moi. Il ne veut pas le bien pour les croyants en général. C'est clair Oui, mon frère. Je voulais savoir si les s'habas craignaient l'unifère. Je me demandais comment vous pouvez l'utiliser dans ce cas de des craintes d'unifère pour tomber dans l'excès. Comment définir la crainte qui est bonne Comment définir la crainte d'unifère qui est bonne Eh bien, sans tomber dans l'excès, la crainte d'unifère devrait toujours nous pousser à se rapprocher plus d'Allah Azad. Faire plus de Bonnes œuvres. Essayez le plus que possible de travailler aussi sur notre vie privée, notre relation privée entre nous et entre Allah azoud. Les ulamas disent parmi les meilleures choses qui préservent la personne d'unifère, c'est les bonnes œuvres en, en privé. Ce qui est entre toi et entre Allah azoud, ce que les gens ne savent pas. Les bonnes œuvres. Vous comprenez Avoir peur pour avoir peur, juste comme ça, ça ne sert à rien. Tu comprends Ce n'est pas, pas ça le sens. Le sens ici, avoir peur... Ben c'est bien, ça c'est un bon signe Ça, ça c'est une bonne chose à avoir C'est pour ça on va le voir la semaine prochaine Les ulamas ils disent ma aminahu illa wa ma khafahu illa mu'min. Celui qui craint l'unifak c'est un vrai croyant Celui qui ne craint pas l'unifak Et c'est pas son problème Alors peut-être c'est un munafik Vous comprenez Donc craindre l'unifak c'est bien Si c'est pour la bonne cause, si on comprend c'est quoi l'idée qui est derrière, ça veut dire moi je suis encore bien imparfait je dois faire plus, je ne suis pas certain je ne suis pas en train de dire que je suis mon affaire mais je crois, je crains qu'est-ce qui arrive si je suis mon affaire alors peut-être euh, je ne suis pas assez bon, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres et ainsi de suite pour me rapprocher d'Allah confirmer ma certitude c'est clair pas la crainte pour la simple crainte pas la crainte pour euh, juste. Euh, non. une dernière question Oui. Oui. Oui, tout à fait. Non, non le soufisme ça, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par soufisme. Le premier soufisme au début de l'histoire de l'islam, c'est pas vraiment une innovation. Ça c'était plus des personnes qui voulaient qui ont remarqué que beaucoup de musulmans transformaient l'islam en des pratiques presque techniques, ça veut dire perdez un peu l'idée de c'est quoi c'est quoi la spiritualité en islam c'est quoi l'âme des actions, des œuvres et ils voulaient mettre de l'emphase sur ce genre de choses donc c'était plus le soufisme de parce que Allah dans le temps, on le sait tous avec les conquêtes, foutouhats et ainsi de suite, les musulmans sont devenus puissants, sont devenus riches et ainsi de suite alors les premiers soufistes ont remarqué que les musulmans devenaient être, que commençaient à être trop attachés à la dunya, cette vie du bas monde Donc ils ont commencé à faire, revivre un peu cet aspect de Al Zuhd, la vie minimale, avec le moindre de choses de cette vie du bas monde, faire beaucoup d'adoration d'Allah Azzawajal et ainsi de suite. Mais avec le temps, ça a commencé à avoir certaines innovations mineures. Mais aujourd'hui, la majorité de ce que les gens appellent soufisme, c'est des choses rien à voir avec L'islam, le soufisme aujourd'hui, c'est pas le soufisme des premiers, ainsi de suite. C'est pour ça que vous avez trouvé, est-ce que le, le soufisme aujourd'hui est signe de pauvreté, de simplisme, ou bien c'est signe d'argent et, euh, et de business? Et... La chose la plus, la plus drôle que je trouve, moi, c'est quand des gens organisent des rencontres de soufisme, de spiritualité, dans des hôtels 5 étoiles dans lesquels ils payent je ne sais pas combien d'argent pour des buffets super luxe et ainsi de suite. C'est ça, ça le soufisme Le soufisme à la base c'était pour dire aux musulmans hey, « les, les croyants, vous oubliez le sens de votre religion et vous êtes tellement attachés à la vie matérielle. » Alors toi tu vas amasser des gens dans un contexte super luxe et tu vas mettre des milliers de dollars d'argent et ainsi de suite pour prétendre arriver à un niveau très haut de foi. Donc, c'est quelque chose d'inconcevable. Oui Comment faire la distinction entre une secte et un courant Les courants, c'est les interprétations de le fiqh. Les courants, c'est... Regardez, parmi les choses ici qui font en sorte, il y a un beau signe que nous avons ici. Les courants de l'islam, de la sunna, si on pense aux courants juridiques, par exemple, Maliki, T'hanafi, Shafi'i, Hanbali, Ils s'aiment tous en Allah et ils s'allient tous en Allah. Ils s'allient des alliés en Allah. Ils se respectent tous mutuellement. Il n'y a personne qui dit, qui crie à l'égarement. Les sectes, ça crie toujours à l'égarement des autres. Vous comprenez Une secte, mukhalafati. Al-Kitab C'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre une secte et entre la division Toujours une secte, ça divise Vous comprenez Ça divise avec les autres, la communauté des croyants Et ça continue de se diviser à l'intérieur Une secte ne se termine de jour à chaque fois, ça devient deux sectes à l'intérieur Après ça, trois sectes par la suite Et cinq sectes, et ainsi, ça ne se termine jamais Vous comprenez Alors que l'islam, c'est une religion de communauté Sunna et jama'a Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et la communauté en même temps C'est pour ça les ulama, ils ont dit Ah, le sunna, les gens de la Sunna, ça veut dire la Sunna c'est l'islam comme Allah Azza wa l'a révélé, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. wa la Lorsqu'il y a divergence, ils traitent l'autre opinion d'erreur, pas de kofre. Comprenez Je suis pas d'accord avec toi, je pense que tu as fait une erreur. Ça c'est la méthode de Sunna. Les gens des sectes et des innovations yukaffiruna wa la yuqhti'un ils font, disent que les autres sont dans l'égarement et ne sont même pas sur l'islam. C'est des mécréants, tout de suite. Tout celui qui n'est pas comme nous, c'est un mécréant. C'est pour ça que les gens de Sunna, les savants de Sunna, c'est intéressant, un point intéressant ici. Parmi les points que nous avons dans la Sunna, les savants de la Sunna, parfois ils parlent de certaines sectes qui ont fait leur takfir. Ça veut dire, ils disent que tels, ils disent les savants de la Sunna, c'est des, des kafir, ils ne sont pas sur la vraie religion et tout. Et les savants de la sunna, parfois, ils vont dire « cette sac n'est pas kafir ». C'est un égarement des innovateurs, mais ce n'est pas des kafir. Alors que eux, vous comprenez, ils prennent pas la question personnelle. « T'as fait mon takfir, alors toi aussi t'es kafir <rire> ». comprenez la chose Ils c'est un égarement », mais dis je ne peux pas le traiter de, de kafir parce qu'il n'y a pas de coufre qui est évident ». Donc ça, c'est parmi les signes d'une d'une secte. Une secte, elle est trop dans l'exclusion. Elle exclut, elle exclut, elle exclut et elle se divise à l'intérieur. De toute façon, continue. Parmi les signes, bien sûr. Ça répond à votre question Non. Wallahu ta'ala a'la wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa juzakum. Wallahu khairan. Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine بإذن الله تعالى